アベイィ Cette émission r c l a s s i q u e en ce vendredi 30 novembre 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Cette semaine, j'ai vraiment beaucoup de nouveautés à vous présenter. Je vais vous faire les critiques des nouveaux opus de Doro. The Chaos of,、uh, The Order of Chaos, plutôt. Adrenochrome, Uncle Acid and the Deadbeat, Troubled Horse, le jeune groupe de p r o g anglais Diagonal, ainsi que le deuxième disque de Rival Sun. Red dont First, Je d e vais vous p aussi r r dernière, l la l e semaine e mais a m h r e u e e de e m manqué m n t t j'ai p alors ça a on reprend s cette e m n e Je vais aussi vous a aussi i s v parler du concert que Neil Young a donné à Montréal la semaine dernière. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un quintet américain du début des années 70 du nom de Krabby Appleton. En plus de tout ça, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album véné de classique en concert paru il y a exactement 40 ans cette semaine, soit Made in Japan de d e e Purple. p Évidemment, dans la prochaine heure, l'historien de c e s Fou, Simon s f i t z b y sera là pour vous présenter les fantastiques éphémérides du rock du 26 novembre au 3 décembre. Et cela pour le plus grand plaisir, encore une fois, des férus d'histoire. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des grands groupes de blues rock anglais de la fin des années 60. 89FM。 e r r You r o d e me so a h o b b i t w i n Mac, Stop Missing Around, morceau qu'on retrouve sur l'album Pierce Bird of Good Omen, disque de 1969. C'était le troisième album de Fleetwin Mac paru en Amérique du Nord,、euh, album qui, curieusement, q o n prenait deux pièces de leur album précédent, Mr. Wonderful, Soit Coming Home et celle-ci, Stop Missing Around,、euh, qui a été reprise beaucoup plus tard par Aerosmith sur le disque Honking for Bobo. C'était l'anniversaire du bassiste De Fleetwood m a c cette semaine. Et effectivement, l'anniversaire de la naissance de John McVie, qui、euh, est né le 26 novembre 1945, ce qui lui fait 67 ans. Oui, donc bonne fête, Mick. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbay, l'authentique, véritable historien de Sifu, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérites.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 Dans la semaine du 26 novembre au 2 décembre. Bien, comme toujours, une semaine des plus intéressantes. Et nous débutons avec le 26 novembre 1962, alors que les Beatles enregistrent Please Please Me. Oui, qui va devenir leur premier numéro 1 et leur premier très grand succès.、Oui. l e p r e m i e r e s t vraiment bonne pièce des Beatles, hein? Exactement. p a r c e q u e l à Midou, c'est bon, là, mais、euh, c'est un peu ordinaire.、Oh, oui, puis c'est devenu un, un verre d'oreille, tandis que Please Please Me était,、euh, selon moi, beaucoup moins,、euh, je dirais pas mémorable, parce que c'est très mémorable,、mm -hmm. mais ça reste pas. Pris dans la tête comme Love Me Do, qui、mm. un peu ça devient obsessionnel là, à la longue, tandis que Please Please Me, ça reste toujours intéressant d'entendre、ouais. ça, et les variations quand même, qui, qui, qui étaient inusitées un peu à l'époque. Meilleur rythme aussi, hein. Oui,、oh, oui, vraiment. En 1968, par la suite, Cream donne son dernier concert au Royal Albert Hall de Londres. Le concert fut enregistré et lancé sous le nom de Goodbye Cream l'année suivante. Oui, album moyen, par contre, hein. Ah, J'ai pas entendu g o o d Il y a mais... un côté qui,、euh, qui est studio et à part、mm -hmm. la pièce badge,、euh, c'est assez moyen.、Ah, c'est dommage.、Oui. C'est vraiment dommage parce que c'était le, le, les derniers au revoir de Cream à l'époque.、Mm -hmm. En 1969, cette fois-ci, John Lennon participe à sa dernière session studio avec les Beatles dans le cadre du mixage de la pièce You Know My Name, Look Up the Number. Qui est probablement la pièce la plus bizarre des Beatles <rire> à part en fait. Revolution No. 9. Parce que, ben, Revolution No. 9, dans le fond, c'est juste un collage de j o h n et、oui. Yoko. Alors que You Know My Name, c'est une, une vraie collaboration, une vraie chanson des Beatles. Mais bizarre. La première fois que je l'ai e n t e n d u je pense que c'était à l'envers du 45 Tours Get Back ou peut-être Let、oui. It Be.、Euh, juste 45 Tours-là à la maison,、euh, c'est la première fois que je l'ai e n t e n d u J'étais enfant. Et puis, je n a r t a s pas de le réécouter en me disant Mais qu'est-ce qui se passe <rire> <rire>、ah, C'est fort probable, n'est-ce pas Ça, ça, ça frappe l'imaginaire. Oui, parce、ouais. que c'est vraiment、euh, d'une étrangeté incroyable. Et la version qu'on retrouve sur.、Euh, parce que sur le 45 tours, c'est une version de quoi Peut-être trois minutes maximum. Mm -hmm, mm -hmm. Parce que sur l'anthologie, la, on retrouve une version beaucoup plus longue et oui, encore、ouais. plus bizarre. <rire> <rire> je la réécoute. Ça fait vraiment longtemps que je ne me suis pas réécouté cette pièce-là. C'est vrai que. C'est spécial. En 1973, cette fois-ci, c'est le premier concert des New York d o l l s dans un restaurant de Londres. Ah!、Oh. Ouais, bizarre. Ouais. Spécial. En 1982, cette fois-ci, c'est le mariage de Miles Davis et de Cicely Tyson. C'était le troisième mariage du grand musicien de jazz.、Mmh, parions que ça a dû être un mariage malheureux aussi parce qu'il était, était vivable,、ah, Miles Davis. Miles Davis avec Quel, les femmes, c'était. Quel drôle d'idée pour une femme de poser. Oui, Miles Davis. <rire> en, effet, en effet. Pourtant,、euh, si on regarde entre autres Betty Davis, qui a été,、mm -hmm. euh, je crois, que c sa t s deuxième femme,、oui. euh, elle avait l'air d'être une femme extrêmement forte. On、mm -hmm. l'entend sur ses albums, tu sais qu'elle dirige les musiciens et tout, mais、ouais. euh, ce qui paraît.、Euh, non, Miles Davis avait la réputation d'être un batteur de femmes, donc déjà en partant.、Oh. Euh, il aurait été également pimp dans sa, sa jeunesse. Dans sa prime donc, jeunesse. Oui,、ouais, ouais, c'est assez, assez. Il n'y avait pas de physique pour ça.、Hein? Pas du tout, pas du tout. Mais ça fait partie des histoires que Davis contait dans les années 80, alors qu'il était un peu plus spécial qu'il、ouais. l'a été. Donc c'est peut-être、ouais. euh, peut aussi un peu inventé. Ce qui nous amène à la journée du 27 novembre, cette fois-ci, il ébitait nous en 1942, avec la naissance de Jimi Hendrix. Oui. qui, malheureusement, n'a vécu que 27 années. Ouais. e、euh, u mais,、euh, c'est quand même devenu une immense icône、euh, de, de l'histoire du rock. e、euh, t de la musique tout court, o u i oui, e x a c t c e s t t r i s t e qu'il soit mort à 27 ans, mais,、euh, du moins, il n'y aura pas eu le temps de faire,、euh, de mauvaises choses, comme beaucoup de ses contemporains. Comme, en effet,、euh, oui. Il n'y a, a pas eu le temps de faire un I just want, I, I just call to say I love you.、Ah, exact. Un, Il n'y aura pas、TV、connu、Wonder. la fin des années 70 et le début、ça. des années 80. Parce que i l faut dire que beaucoup de, la plupart des a r t i s t e s des artistes, plus grandes oeuvres qu'ils ont faites, h、eh、bien, ils les ont faites,、euh, u début, début En début de carrière,、mmh. alors qu'ils étaient très jeunes. Et par la suite,、euh, c'est plus tard qu'ils qu vont vraiment faire des grosses, grosses gaffes. Alors, Hendrix n'a pas eu le temps de faire ça. C'est peut-être une des raisons pour l e s q u e l l e s il est devenu aussi、euh, une aussi grande icône、euh, du s o r t Exact. Oui, en effet. Parce, et... que, parce que si Stevie Wonder a、euh, fait des trucs、euh, fantastiques, oui, mais fantastiques、euh, au début des années 70, ouais, mais au、effet. début des années 80, il a fait des trucs qui sont, au contraire, absolument atroces. <rire> Même chose pour、euh, Rod Stewart. Il a fait, fait des bonnes choses、euh, au début de sa carrière et、euh, depuis 30 s Il、fait des trucs、euh, épouvantables. Il y a eu aussi, parlant de Stevie Wonder, Paul McCartney aussi qui a、ouais. fait Ebonier in Ivory avec. C'est、euh, ça, oui, <rire> exactement. Paul McCartney, un, un, un génie qui、ouais. euh, pourtant a. Il a eu beaucoup de difficultés、euh, lorsqu'il est arrivé dans la trentaine, quarantaine.、Ouais. Il a fait des trucs、euh, t r o c e s Il a eu du mal à se retrouver、ouais. un peu, oui. C'est remarquable là, chez tous les musiciens. Euh, euh, ils font des trucs fantastiques en début de carrière et après ça, ils font des gros, des grosses gaffes. Oui. Et,、euh, ils se rétablissent à la fin, à la fin de leur carrière. Exact. Ben, c'est, c'est assez. Je peux me mettre à leur place aussi. C'est, difficile à m'emmener quand c'est l e s nouveaux, des jeunes loups qui prennent un peu le, le, le, le devant, hein, qui, qui dirigent le son. C'est un peu difficile parfois de se retrouver là-dedans. Oui. Des, des, soit des techniques ou même des approches qu'on n'avait jamais envisagées. Euh, donc, je pense que c'est un passage obligé aussi pour oui, certains oui, artistes, pense, là, de, a r t i s t e s de tomber dans ceci. Ce, tu as parfaitement raison parce que justement, ces musiciens-là, quand ils sont arrivés dans la trentaine, quarantaine et qu'il y avait des jeunes derrière eux,、euh, bon, ils ne se retrouvaient pas là-dedans et ils se ils sont dit Bon, qu'est-ce qu que je fais là Est-ce que je. Euh, suit ses、euh, nouvelles tendances et là, c'est là qui se sont plantés royalement.、Mmh, exact.、Euh... Rester fidèles à eux-mêmes. Mais、ouais. c'est aussi、euh, tout l'aspect commercial derrière、euh, les pièces qu'il ne faut, qu faut pas oublier puisque c est, c est, c est... le but, c'est de vendre aussi des albums q u n d on est pressé par la, ma la maison、ouais. de disques. Donc,、mmh. euh, des fois, on est obligé aussi de se soumettre à ces nouvelles tendances, malheureusement.、Mmh. Mais Jimi Hendrix, justement, lui reste peu dans sa sélection、ouais. musicale.、Euh, D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est qu'il、euh, y avait e u Projet sur la table de j i m i Hendrix c et s de Miles Davis qui a u r a i t pu collaborer pour un album. Franchement, j'aurais aimé ça. Il、ouais, y a livre, aussi la, la, la fameuse rumeur de Help de avec Help,、euh, Emerson et Palmer. Hendrix avec. Oh,、uh, ça, ça aurait été là, ça aurait assez incroyable. Help. Ouais, ouais, ouais.、Euh, il y avait cette rumeur-là qui circulait. Ça aurait été assez spécial. J'aurais aimé、ouais. entendre ça. <rire> il aurait eu 70 ans, d'ailleurs, j i m i Hendrix,、ouais. euh, cette semaine. En 1964, cette fois-ci, ce sont les Beatles qui lancent I Feel Fine. Et en 1967, eh bien, ils lancent l'album Magical Misery Tour aux États-Unis. Oui. Qui,、euh... qui, qui était ressorti en, en, dans un coffret luxueux、euh, cet automne. Oui. J'en ai parlé ici à l'émission. J'ai pas eu、là. la chance de mettre la main là-dessus. C'est、euh... vraiment pour les maniaques, hein,、mm -hmm. parce que M. et Mme, tout le monde, là, je ne conseille pas.、Ah、non, mais mais les gros、là. maniaques des Beatles, là, ben, comme moi, c'est un bel objet. Ah, ben, je, je, je considère encore peut-être que je devrais le commander parce que je suis allé、euh, là, au, euh, au Megastore de HMV、mm -hmm. euh, à Montréal. Le produit de p a s v u i l était peut-être bien caché, par contre. Là, mais j'ai vu l'ensemble de la discographie des Beatles en、oui. vinyle qui a été ressorti.、Mm -hmm. j'ai Pas vu malheureusement, par contre, le coffret、oh. Magical Mystery Tour.、Euh, nous avons également par la suite en 1970 George Harrison qui lance l'album All Things Must Pass qui,、euh, qui, qui est un petit. On pourrait dire son meilleur、oh, oui, album. Son, oui, c'est son fait, meilleur. Un、oh, disque、oui. sur trois est son meilleur album, puisqu'il faut dire que. Oui, c'est un album, album triple. triple, mais、euh, ça reste son meilleur album. Oui, avec l e s meilleurs succès, C'est sûr, le, le, le, la face, le, le, le, vinyle, le troisième v i n y l e c'est. ça, c'est du jam, alors c'est pas très intéressant. Mais par contre. Pour il... le commun des mortels. Oui, en effet. Et、euh, les, deux, les deux albums, en fait, les deux disques、euh, composés de composition,、mm -hmm. euh, c'était. Pas mal toutes des pièces qu'il avait écrites à l'époque des, des Beatles qui, qui, avaient été, ouais, qui avaient été refusées. <rire> Pourtant, il y a des, des petits bijoux, dont、ah, oui, la、absolument. pièce a l t i n g Mass Pass,、oui. qui se retrouve aussi sur l'anthologie 3 des Beatles, où il s joue n tout t seul et c'est incroyable.、Oui. Ça me donne des frissons à chaque、mm -hmm. fois que j'entends ça.、Et、il y a un message là-dedans, bien sûr. Ce qui nous amène par la suite en 1971, alors que Led Zeppelin IV entre dans les palmarès du Billboard à la 36e position. Ah, mais c'est faible. Oui, c'est très faible pour un album pour aussi un, puissant. Pour un des albums les plus vendus de tous les temps. Oui, oui, oui, oui. Mais ils se sont repris par la suite.、Ah. <rire> En 1974, cette fois-ci, la pièce de Carl Douglas, Kung Fu Fighting, atteint les premières positions du Billboard. Donc, Douglas a suivi ce succès d'une autre chanson, Dance de Kung Fu. Certains l'ont accusé de manquer l'imagination. Je sais pas, Je sais pas, C'est un peu ordinaire de s'être c a p i t a l i s é là-dessus. Mais c'est une vraie aberration, cette p i è c e Moi, j'étais enfant, j'étais vraiment à la petite école lorsque. Ça a sorti cette pièce-là, et puis, euh, ben, les enfants chantaient ça, mais c'était,、euh, on trouvait ça con, en même temps. <rire> t <'était> un peu, <rire> c'était un peu spécial. <rire> En 1976, c'est Queen et qui lance Somebody Love. Oui, ça, c'est.、Mm -hmm. euh, Bonne quête. Oui, c'est un beau pastiche de, de gospel. Là, oui. Et, ici,、ouais. Oui, en effet. C'était une suite logique hein, à Bowen Rhapsody où il y avait un、oui. opéra et là, ben, on a recréé un c œ u r de gospel. C'est vraiment.、Euh, techniquement, c'est un tour de force. Exactement.、Euh, et、oh, ouais. et, et c'est bon. Oui, mais、euh, vraiment très, très bien. Une très, très bonne pièce. Sauf que j'ai trouvé ça pathétique、euh, lorsque j'ai entendu un jour、euh, Ginette r e n a u l la rappeler. <rire> <rire> Il y a、ouais. aussi.、Euh, comment s'appelle、euh, le gars des. des... Euh, George Michael. Oui, George Michael、euh, c e s t la f f a i r e oui, en effet. Il l'aurait fait. C'est vraiment une pièce qu'il faut laisser à Queen, complètement. C'est <rire> eux qui savent comment s'en sortir avec、ouais. ça. Il y a une espèce de show là, qui s'en vient, on sent d b e l e Queen extravaganza. Elle sent incroyablement q u é t a i n e C'est horrible. C'est Roger Taylor qui Dans le show, en fait, je crois. Ben, c'est pas lui qui est batteur. Il y avait une rumeur comme quoi ça allait être lui qui allait. Ben, être il a participé à quelques, quelques f o i s Peut-être, mais、euh... la vidéo qu'on montre sur le site de Evenco, c'est pas lui. Là, qui, non, c'est. C'est vraiment C'est des jeunes, et puis là, il y a une espèce de chanteur l'American Idol là, qui émite. Ben, en fait,、uh, euh, c'est pas justement Adam Lambert qui est gagnant à l'American Idol de Denis. Ben, c'est parce que j'ai jamais écouté cette émission-là non plus, mais. Mais je sais le genre de cochonnerie qu'on qu y présente, alors c'est pour ça que. Je disais, c'est un espèce de chanteur à l'American la Idol.、Mm -hmm. Si tu me dis que c'est le, le, le, le gagnant, gardien, ça ne me surprend、ouais. pas parce qu'il a l'air de ça et puis c'est vraiment hey, c est, c est complètement e s t c nul, ça.、Là. Et tu vois, le, le, lors de, je ne sais pas c'est l'anniversaire de Brian May où on, on célébrait l'anniversaire de Freddie Mercury, de, de, de, non pas de Freddie Mercury parce que c'était la semaine dernière, mais、euh, au mois de septembre,、euh, Brian May et Roger Taylor ont joué lors de ce concert-là,、mm -hmm. euh, lors de, de Queen e s u r r e g a n e Zone. c é t a une représentation. Un, oui,、ouais. c'était une seule représentation.、Euh, Faut dire que, quand même, il était, il était en, en forme, puisqu'il avait également participé aux Olympiques, à la fermeture des Olympiques、ouais. de Londres. En 1995, cette fois-ci,、eh、c'est l'anthologie 1 des Beatles qui marque un nouveau record de vente avec 1,2 million d'albums vendus aux États-Unis en une seule semaine. Oui, ça, c'était、euh, les, be les belles années、euh, du CD. Oui, oui, c'est c'est, c'est. Les disques se vendaient.、Euh, un des pinacles de,、mm -hmm. de, de cette période. Oui, tout à fait. t un pinacle aussi par rapport à l'anthologie parce que、euh, c'est celle qui s'est vendue le mieux. Oui. Euh, et c'est dommage parce que c'est la moins bonne des trois. C'est ça, c'est qu'il y a des gens,、euh, entre autres, je pense à mes parents qui l'avaient acheté et qui se sont dit on n'achètera pas les deux puis les trois parce que ça sonne mal pour le premier, ouais, parce que c'est des vieux、ouais. enregistrements. Et des démos.、Euh, ouais, ouais. Et pourtant, je réécoute ça, le, le, la première anthologie, je me dis c'est vraiment, c'est peut-être la moins bonne, mais lorsqu'on vraiment s'intéresse aux racines des Beatles. Quand on s'intéresse à l'histoire, c'est vraiment intéressant. C'est、ouais. intéressant, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne l'est pas. Non, exactement. Et、euh, m a préférée reste. L'anthologie 3 parce qu'on a les meilleures pièces de travail、ouais, là-dessus.、Ouais. Et nous terminerons、euh, cette journée du 27 novembre en 2000 alors que les Beatles retrouvent,、euh, se retrouvent, oui, au numéro 1、euh, du palmarès avec One, une collection de tous les numéros 1 du groupe. Oui, ça, c'est plus pour Monsieur t Madame t o u t l e m o n d e que l'anthologie, le petit. Euh,、eh、bien, justement, on va aller écouter、euh, une pièce、euh, tirée de cet album, One, euh, pièce euh, historique. On en a déjà parlé parce que c'est une pièce euh, qui, euh, sur laquelle on retrouve le premier feedback enregistré、euh, de l'histoire. La pièce I feel fine. Le voilà le feedback. Vous êtes sur les o n d e s de la seule station à diffuser du feedback et du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 rings, You know she said so You're so-、yes. Un de l o c classique, Jesus Christ Pose.、Euh, ça nous vient de l'album Bad Motor Finger de 1991. C'est mon préféré à moi, cet album. On a débuté le bloc avec du feedback et on a fini avec du ouais, feedback. Oui, Tout à fait. fait. <rire> Puisqu'au début du bloc, on a entendu les Beatles avec、uh, I Feel Fine,、euh, séparant 45 tours euh, euh, en 64, 64, 65. Euh, et euh, bien sûr, j'ai pris cette version sur l'album、euh, One,、mm -hmm. version.、Ouais. Euh, Euh, C'est un des albums les plus vendus de tous les temps. o n、euh, est qui e sorti en 2000. On pensait que ça allait devenir l'album、euh, qui allait se vendre le plus、euh, de toute l'histoire.、Euh, finalement, ça n'a pas été le cas, je pense.、Hein. Encore l e s e a g l e、euh, s qui sont、euh, numéro un avec、euh, l e u r greatest hits. C'est bien possible,、ouais. malheureusement. <rire> <rire> Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie de M. Simon f i t z b y et de moi-même, Alain Laferre, émission entièrement consacrée aux racines du rock. Et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 28 novembre. En effet, nous débutons le 28 novembre en 1962 avec la naissance de Matt Cameron, batteur de Sound Garden. Eh oui, c'est pour ça qu'on a entendu du Sound Garden, pas juste pour des feedbacks.、Euh, Il <rire> y a une excellente entrevue avec、euh, le batteur, avec Matt Cameron. Euh, et le chanteur、euh, de Sound Garland dans le, le dernier numéro、euh, du magazine français Rock Hard.、Euh, mm -hmm. C'est intéressant.、Euh, ils ont été quand même,、euh, ça a p r s ç fait 16 ans qu'ils n'ont pas fait d'album, de...、oh, bon, oui. mais c'est incroyable, 16 ans, là, revenir après autant de temps.、Euh, le monde de, de, duquel ils sont partis en 1900, n o n non, vraiment, absolument pas.、Euh, c'est spécial. Oui, tout a changé. Et ça lui fait donc 50 ans、ouais. à Matt Cameron. C'est un、ouais. groupe qui est totalement inconnu des jeunes, Soundgarden. Ouais, ben, c'est que ça a été vraiment figé dans le temps, cette période、ouais. grunge des, des années 90. Ils ont connu un bon succès, ils ont eu quelques très, très bonnes pièces.、Euh, mais malheureusement, tout ce qui est années 90, le milieu des années 90, c'est facilement oubliable, mis à part quelques titres comme Pearl Jam, Nirvana, qui, qui ressortent.、Ah, b e Alice u u c o p a in Chains. Alice in Chains, oui, en effet.、Euh, mais sinon, tout le reste, on dirait que t C'est englobé dans ce genre de, de, de période. Oui, là, figé, genre, dans、euh, figé dans le temps. C'est pour ça que je me demandais b、bon, il y a-t-il encore du monde qui.、Euh, qui, qui y il y a-t-il encore un public pour、oui. euh, Soundgarden Moi, je pense que si Soundgarden v i e n t en spectacle à Montréal, je pense que. Le, La salle va être constituée surtout de gens à la fin de la trentaine. Ah, des X, beaucoup de X.、Mm. Je pense que c'est une musique, en fait, qui va, qui va plaire encore à cette génération-là.、Oh、oui, c'est génération、ouais, bon, mais sauf que je, pas, je pense i l s ne s o n t pas refaits.、Euh, non, non, non, un public. De, de, chez de, les de, jeunes, de public,、euh, absolument pas. J'ai été très surpris hein, quand je suis allé、euh, voir les You. Il y avait des adolescents de Gothenburg. Ah oui, ah là, oui. Et je pensais que, bon, ils se sont trompés. Ils pensaient que c'était un concert <rire> de Justin Bieber. Justin non, non. Lieber, je chantais toutes les pièces. Ils connaissaient parfaitement. Ah, j en、ouais. revenais pas? Ah, c'est les Who.、Euh, des les filles、Beatles. de 15, 16, 17 ans, là. Ah, c'est, c'est assez fou avec la, la, la génération de maintenant, l e s plus jeunes,、euh, ils, ils connaissent les Who, les Beatles et les Rolling Stones comme pratiquement par cœur. Ils、ouais. ont vécu les rééditions aussi des albums, faut le dire. Euh, et et que les filles、beaucoup. connaissaient parfaitement Quadrophinia. Ça, c'est surprenant parce que Quadrophinia, c'est.、Ouais, c'est évident. C'est un album, quoi. Même、compliqué. le journaliste de la presse n'a pas l'air de savoir <rire> ce que c'est. <rire> oui,、ouais, c'est ça, oui. C'est. C'est un personnage particulier. Ah, tout à fait. Un peu comme.、Euh, Je vais en parler plus tard, plus en profondeur, là, Neil Young, là. é c o u t e Moi, j'ai é t s t r è s déçu par ce, ce spectacle-là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté pendant le spectacle. Et puis,、euh, le gars dans la presse, lui, y a, y a, il a aimé ça. Il a aimé ça. <rire> Je me suis dit, il faut vraiment que tu sois. C'est n o r que tu sois un, ou un journaliste de la presse là, pour apprécier un show comme ça parce que. Ah, exactement. Moi, j é t a incroyablement s i déçu. En effet. Ce q u nous amène par la suite au 28 novembre 1964, alors que Willie Nelson fait sa première apparition sur scène au Grand Ole Poitry, la mecque du country à Nashville. Oui. Fait.、Euh, Willie Nelson qui、euh, d é t o n n e pas m a l dans le, le paysage country. Oui, oui, oui. Un gars très progressiste,、oui. euh, autant dans ses idées que dans son, ses habitudes de vie. Oui, absolument.、Euh, oui, Et pourtant, qui fait, qu fait un country quand même intéressant. Moi, je ne rejette pas tout ce que Willie Nelson a fait d u r s s verre de la non, main. Je n'écoute pas ça non, non plus le dimanche après-midi pour le fun, mais il y a des pièces intéressantes. Oui. C'est lui d'ailleurs qui est derrière le grand succès de p a t t y c l e i n Crazy. C'est lui qui a écrit ça. Ça a été une de ses premières pièces d'ailleurs.、Oui, il était assez、temps. jeune. Oui, il était très jeune et même sa version à lui est quand même intéressante.、Mm -hmm. Il n'est pas sorti avant longtemps parce qu'il voulait l'empêcher de sortir pour le succès de, de, de、oui. p a t t y k l i n Mais ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'il détonne vraiment par rapport au reste de la scène country parce、oh, oui, qu'il、oui. y a plus une attitude rockin、oui. que, que, que country. C'est un fumeur de p o t e invétéré.、Ouais. Euh, il a été arrêté. Pas très, pas très conservateur, non?、Plus. Non, non, non, pas du tout. En 1968, par la suite,、eh、bien John Lennon plaide coupable à des accusations de possession de marijuana suite à un raid qui a eu lieu chez lui en octobre. Il a été amendé à payer 150 livres sterling.、Hmm. Ce qui est、euh, quand même pas si pire que ça. Je trouve que ça lui a amené、euh, énormément de problèmes ouais, par, par la suite. p o u r r e suite, oui. Avec le dossier,、euh, ouais. le dossier judiciaire. Tu sais d'ailleurs que ça, le, le, le fameux Bedin qu'il a fait à Montréal, c e s t parce qu'il ne pouvait pas rentrer aux États-Unis. Rentre oui, exactement. Et、euh, on a été chanceux là-dessus.、Euh, et ça a été même d'ailleurs、euh, une genre de réputation que Lenin essayait de donner au Canada c'est pas grave, si vous avez fumé du pot, eux autres, ils vous acceptent. Même <rire> qu'il avait rencontré Pierre-Éliott Trudeau.、Oui, ouais, ouais. Il avait dit, vous voyez, Ça change rien. J'ai même rencontré le, le, le, premier, le, le premier ministre. ministre. <rire> En 1970, cette fois-ci, c'est George Harrison qui lance son simple, My Sweet Lord, bien sûr.、Oui. On était là. f a n t a s t i q u e pièce. Oui,、oh, i、oui. l、oui. y a une copie, là, mais、euh, réussie. Il a j a m a i Plus que, que l'original. Il n'a jamais accepté d'avouer、mm. que c'était une p i i c e de. Il s a u f i n c e s important quand on entend les deux. C'est la même chose. Ben o、oui. C'est pas, pas grave. Non, non, parce, parce que c'est vraiment très. La chanson de George Harrison est meilleure. b e i e i s reste que c'est la même mélodie. C'est exactement la même chose. Il a fait. « Faites Un Ringo, hein, parce que Ringo avait l'habitude de faire ça. Il pensait qu'il avait écrit une nouvelle tape.、Ah、il、oui. venait ça aux autres Beatles. Il disait m a i s là, t u viens de reprendre. Une Strangers de in the Night. <rire> et, et, et donc ça a catégorisé, entre autres, une partie de la carrière de Ringo Starr par la suite aussi, parce qu'il faisait、oh, oui. que des r e p i r e s mais, mais tu sais que Paul McCartney était très prudent par rapport à ça, et puis quand il a c o m p o s é y、yes、e STD, a y il était sûr que ça existait cette pièce-là, parce que c'est trop a i t r o p é v i d n t C'est ça. Trop trop évident, ouais, ouais, ça. Ouais. Et là, il a c h a n t é tout le monde, puis tout le monde disait. Non, non, j'ai jamais entendu ça. T'es sûr, là, il me semble? Il a chanté, puis. Non, non. Il était très prudent par rapport à ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne façon、oui. de, de, de, de, aussi de se garder en、oui. forme lorsqu'on écrit, parce que si on fait juste, on va m'emmener s'inspirer des autres, ben,、oui. on, on, perd, on perd le fil. Toujours en 1970, Elton John lance le simple Your Song, qui a été、oui. aussi un de ses très grands succès en carrière. Oui, c'est une très belle chanson.、Oui, oui, c'est une ballade, des mais c'est une très belle, très exact. belle chanson. Exact. Ah,、oh, oui. Et toujours, e、euh, l t o n John, cette fois-ci, mais en 1974, il invite John Lennon à le rejoindre sur scène,、euh, au Madison Square Garden afin de chanter I Saw Her Standing There en duo.、Euh, ce fut,、euh, la dernière apparition sur scène de Lennon. Il a également,、euh, il a également la même soir, oui, e fait ses retrouvailles avec Yoko Ono.、Ouais. Euh, c'était la fin de son Lost Weekend、euh, mm -hmm. qui a duré、oui. trois ans.、Mais、John était obligé parce qu'il avait promis à,、ah, à Elton, s、ouais, ouais, ouais. que si jamais、euh, la pièce、euh, Whatever Gets You Through the Night devenait numéro un, il allait、euh, aller sur scène avec Elton John et puis, ben, il n'y avait pas eu le choix. Et en effet, et c'était、euh, juste avant, là, la, la, sa sabbatique de, b e ses cinq ans de sabbatique et la, la,、oui. la, la fin de sa carrière d'une certaine façon. Ce qui nous amène dans la suite à la journée du 29 novembre. Nous débutons en 1933 avec la naissance de John Mayall, qui célèbre ses 79 ans cette semaine. Oui, absolument. Et puis,、ah、on、ouais. va l'entendre tout à l'heure. C'est un,、euh, un des très grands noms du, du blues anglais. Il est beaucoup plus âgé que je le croyais. Je, je savais qu'il était un peu plus vieux que toutes ces, ces, ces, ces, oui, ces, oui. ces jeunes des années 60. Il y avait、ouais. une dizaine d'années plus que l e s a u t e e r e Ah, quand autres, même, oui. Euh, et euh, il, est encore,、euh, il est encore actif puisqu'il est venu、euh, l'année dernière, ou、euh, c'est au début de cette année, c'est au début de cette année qu'il est venu année,、oui. euh, en spectacle à Montréal à Québec. Et c'est un c, est, c est un excellent s t un e guitariste, franchement,、mm -hmm. et, et, et tous ses albums sont, sont vraiment très、oui. intéressants. On va l'entendre tout à l'heure dans le b l o c En 1960, Paul McCartney et Pete Best sont déportés d'Allemagne après avoir mis feu à un condom dans leur chambre. Oui, petit incident de folie de jeunesse. Oui, en effet,、ouais. c'est pas très, très brillant. Non. En 1962, il faut, faut dire que leur, leur chambre, leur fameuse chambre, c'était à l'arrière du club et à l'arrière d'un cinéma porno. Oui, oui.、Ouais. C'était le red light carrément. Wow. En plus, c'était. En 1963, les Beatles lancent I Want to Hold Your Hand en Grande-Bretagne. C'était le cinquième simple du groupe oui, à et, être lancé. Et c'est devenu le, plus grand, le premier grand succès des Beatles en Amérique du Nord. En la effet. La pièce qui les a lancés. En effet. En 1968, John Lennon lance Unfinished Music No. 1 to Virgins, l'album qui était emballé dans un sac de papier brun, puisqu'on y retrouvait sur la pochette John Lennon et Yokono complètement nus. Oui. C'est vraiment bizarroïde. C'est tout ce qu'on se souvient de cet album-là. Musicalement, ce s t pas très intéressant. Non, c'est ça. C'est la musique concrète. C'était des expérimentations que certains musiciens faisaient à l'époque. Frank Zappa était fort là-dessus aussi, mais lui, il le faisait d'une meilleure façon, je crois, que John l e n n n o qui a i m e beaucoup s a m u s i r avec les enregistrements, dans le fond. Dans le fond, c'est juste des pianotements et des bruits d'oiseaux, des guides du yi. C'est ordinaire. Ce qui nous amène par la suite en 1968, toujours la même journée, bien les Beatles, pour leur part, eux, ont vendu 2 millions de copies de l'album blanc en une semaine en Angleterre. C'est un nouveau record. C'est pas mal plus intéressant. Oui, c'est pas mal meilleur, <rire> en effet. En 1969, John Lennon est reconnu coupable de possession de cannabis et est condamné à 360 d'amende. Yoko Ono avait également été arrêté avec Lennon le 18 octobre, mais elle n'a pas été accusée. Oui, mais John a pris、euh, tout sur, sur, sur ses épaules pour éviter que Yoko soit déporté. Ouais, en effet,、euh, puisqu'elle、euh, la est citoyenne américaine. C'est ça, exactement. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, ça lui a apporté des problèmes lorsque lui a tenté de rentrer aux États-Unis par la suite. Exact. En 1977, eh bien, Kiss lance Alive 2. Oh, fantastique album. Je ne l'ai pas encore entendu. Ah non. J'ai pas réussi à mettre la main, en、ah. fait, sur une bonne copie parce que j'ai déjà vu.、Euh, mais c'est rare, les copies usagées、ouais, d'albums de Kiss. C'est rare. En effet.、Euh, b e n sûr, des années 80, s o n t plus faciles à trouver parce qu'ils sont tellement mauvais. Mais、euh, les fans de Kiss, là, ils, ils, gardent ils les gardent d a n s、ouais. leur disque. Alors,、euh, ça se trouve pas facilement. Moi,、euh, j'ai réussi à mettre la main sur Alive 1. Mm-hm. Qui, qui, qui, était quand même généralement en bon état. Oui, qui a été remasterisé,、euh... hein, qui a été, e、euh, u qui a é t réédité plutôt. Ah oui. Euh, par, euh, Back to Black, là, Ah, donc ça, c'est ça. Une étiquette spécialisée justement dans des, des rééditions. Et a Live 2, la seule version que j'ai réussi à trouver, malheureusement, c'était deux disques avec des morceaux de carton tout déchirés entre. <rire> donc, c'était moins intéressant. Non, pas tellement intéressant.、Euh, je me rappelle, j'étais quand même très jeune lorsque c'est sorti a Live 2,、euh, mais il y avait des displays、euh, monstrueux dans、ah, les oui, magasins, oui.、Euh, dont chez w o l c o Ça ne m'étonne pas. Ça, ça, ça a dû vendre quand même pas、oh, mal. Oui, oui. En 1979, cette fois-ci, eh bien, les membres originaux de Kiss donnent leur dernier concert ensemble. Ils allaient se réunir par la suite seulement en 1996、mmh. pour une tournée. C'est le premier spectacle de, de, de rock auquel j'ai cité.、Euh, ah celui oui. c e l u i de Kiss en 1 9 79.、Euh, la tournée s'appelait Return of Kiss, mais <rire> c'était la tournée Dynasty. OK. Oui.、Ouais. Et、mmh. c'était à l'époque où Peter Criss était encore o Oui, c'était le, le groupe original. J'en ai déjà parlé.、Euh, J'avais été déçu. Parce que moi je pensais vraiment que Gene Simmons é t a i t une bête de scène dont j'ai trouvé assez médiocre, mais j'ai découvert que Ace était la superstar dans ce groupe-là. Le guitariste le plus génial. Et celui qui paraissait mieux sur scène. Oui, en effet, ça c'est vrai. En 1980, cette fois-ci, bien, à la suite de la sortie de l'album Double Fantasy de John Lennon et Yoko Ono, l'album se retrouve numéro un des ventes d'albums et le simple Just Like Starting Overs se retrouve pour sa part au numéro un du palmarès des, des, des, des pièces radio. Oui, et c'est une pièce qui a beaucoup joué à l'époque. C'est une pièce que j'aime、mm -hmm. euh, bien.、Oui. Euh, je trouve que c'est un, un petit pastiche des années 50,、euh, rock. Je ça, te dirais que quand c'est sorti,、euh, c'était correct.、Mm -hmm. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, c'est une pièce que j'aime pas. L'album Double Fantasy est un album qui a très、bon. mal vieilli,、mm -hmm. mis à part peut-être、euh, toujours Bon、euh, star, Like Starting Over, Woman et Beautiful Boy, qui est quand même une belle pièce. J'aime I'm Losing You. C'est la seule pièce、ah, que j'aime sur cet album-là. Oui, oui, oui, ça aussi, c'est. すいですん。 Euh, bon, Disons, moi, ces t ces quatre pièces-là, mais tout le reste, qui adonne que c'est des pièces où Yokono o a beaucoup participé, ben ça, c'est complètement <rire> acheté. Donc,、euh, on découpe le vinyle. c e s des pièces qu'on n'aime pas.、Ouais. Euh, et euh, nous avons également, en 1982, cette fois-ci, Metallica qui donne leur premier concert en tant qu'attraction principale. C'est également à ce concert qu'ils jouent Whiplash pour la première fois.、Ouais. C est, c est Metallica, et, ça, ça marchait vite pour eux. Oui,、ouais, ouais. quand même, relativement、ça、vite. Ils se sont envolés. Et,、euh, et c'était déjà des, des grosses vadées. Là, dans t e d la région de San Francisco, la Bay Area, là, en 82-83. En effet, c'était、euh, le, le, le, ouais. le plus gros groupe.、Euh, C'est un groupe、quoi. qui est monté incroyablement rapidement parce qu'on e commençait à en parler. La première fois que j'ai entendu parler de Metallica, c'était dans la revue Enfer, <rire>、euh, qui est la première revue consacrée au métal、euh, en France. C'est une revue, c'était bien fait, là, Enfer. Et、euh, là, j'avais lu un article sur eux et、euh, quelqu'un qui allait au Cégep avec moi, Euh, m'a fait écouter,、euh, Metallica. Il y avait un démo,、euh, pas un démo, non, je m'excuse. Il avait l'album, il avait acheté,、euh, Kill a Mall, il nous a fait、mm. écouter ça,、euh, il l'avait mis sur cassette, il nous a fait écouter ça dans sa voiture et c'était comme une,、euh, une, géante baffe. On est tombé, là,、euh, j'étais avec le docteur Pendragon, On était abasourdis. Ah, c'était vraiment un album, en tout cas. Révolutionnaire, absolument révolutionnaire. J'avais également q u e l l m o r e n cassette, à l'époque où c'était pratiquement juste des CD qui、mm -hmm. étaient vendus. Mais, des, des, des, ah, tu veux dire au début des années 90. Ah,、euh, oh, même moi, c'est plus milieu des années 90 que j'ai découvert Metelka.、Okay. Ma jeune sœur m'avait donné ça en cadeau. q u e l l morte. Qu'elle est m o r e t ça reste probablement l'album qui m'a le plus marqué、euh, de Metelka. Et, et c'est leur meilleur, à mon avis. Oui, il est très, très, très, très, très bonne pièce là-dessus.、Ouais. Et Les, flors, les textes je... sont complètement nuls. Ah oui, non, mais il est s étonnant. Il e t a s t i q u e Et même la batterie est ordinaire parce que bon, ça reste q u a n u n c e o s t normal. l a n c e r o c'est quand même le Peter Chris du métal.、Oui, exact. Ben, ça reste quand même vraiment un album à écouter et tu me donnes le goût de le de réentendre. J'ai jamais, je pense, j'ai plus ma cassette, donc j'ai plus de version physique là, de cet a l b u m malheureusement. Et nous terminerons cette journée du 29 novembre dans les éphémérides en 2000, alors que les Smash Pumpkins donnent un concert d'adieu le 3 heures à Chicago. Oui, mais depuis ce temps-là, c'est obsolète, puisqu'ils ont sorti un album. o u ça n'a pas fonctionné.、Euh, non, pas tellement, mais、euh, ils viennent en spectacle prochainement. Oui. Ils sont、ouais. en tournée. Oui,、oh, oui. On se trouve. Ben, encore là, il, il attire le même public, ben, non, pas, pas nécessairement le même public que Soundgarden, mais c'est un peu la même tranche d'art, l même génération les X, X qui ont X, connu oui. Oui.、Euh, toute ce, cette effervescence des années 90. Mais les Smashing Pumpkins n'ont rien fait de mémorable depuis justement les années 90. En fait, depuis、uh, Same Is、uh, Dreams. Oui,、ouais, qui est un bon album. Eh bien là, on va aller en musique et on va écouter de la bonne musique, alors on n'entendra pas les Smashing Pumpkins. <rire> Dans un moment, on va entendre Rainbow. Euh, mais tout de suite, on va y aller avec,、euh, ce, ce, ce, grand monsieur du blues anglais. Je parle de John m a y e r On va écouter la pièce Hideaway. Vous êtes d a l'émission Rock Classique sur les zones de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai, de vrai rock et du blues à Toit-Rivière. C'est fou! <rires> Spotlight Kid, c'est la seule bonne pièce, je trouve, qu'on retrouve sur、euh, l'album Difficulty Cure, qui est paru en 1981. On va revenir là-dessus un peu plus loin.、Euh, et juste avant ça, on a entendu John m a y a l l avec、euh, les Blues Breakers, bien sûr. Oui. C'est le nom de son orchestre.、Euh, la pièce Hide Away, c'est un classique qu'on retrouve sur le non moins classique album Blues Breaker with Eric Clapton, le seul album que Clapton a enregistré avec John m a y a l l C'est paru en 1966. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de M. Simon f i t z b y et moi-même, Alain l a f f r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 30 novembre. En effet, nous débutons le 30 novembre 1945 avec la naissance de Roger Glover, batteur de Deep Purple, qui célébrait ses 67 ans cette semaine. C'est le bassiste. Bassist. C'est le bassiste、euh, de Deep Purple. Et,、euh, c'est un excellent producteur aussi, excellent arrangeur. Et,、euh, c'est un compositeur,、euh, aussi. Il a participé à la, la, la création de la plupart des des, des, des, des, grandes pièces de Deep Purple, comme Smoke on the Water.、Mm. Et aussi, e、euh, u ben, écoute,、euh, il y avait des problèmes avec, mais tout le monde a des problèmes. Avec、euh, Richie Blackmore, le guitariste. <rire> et ce dernier, mais il l'a foutu à la porte de Deep Purple au début des années 70, là, après、euh, l'album、euh, Who Do We Think We Are. Et、euh, Roger g l o v e r s'est recyclé en devenant producteur, il produit entre autres、euh, Judas Priest, euh, euh, Nazareth. Et、euh, à la fin des années 70,、euh, eh、bien, euh, Blackmore euh, a, a décidé de recommencer à travailler avec lui.、Mm. Et il est devenu le bassiste de Rainbow. Ah, i、oui, euh, oui. l participait à l'écriture, bien sûr. Et c'est une pièce qu'il a composée en, en compagnie de Blackmore, qu'on vient d'entendre, Spotlight Kid. Et、euh, bien sûr, il fait partie encore de Deep Purple et non pas Blackmore. Non, parce que non, tout vrai, le monde aime oui, oui. Roger Glover, mais personne n'aime Richie Blackmore. <rire> c'est un, un grand diplomate,、euh, ouais. Roger Glover. Ah, mais c'est important d'avoir ça dans son、mm -hmm. groupe. En 1955, par la suite, c'est la naissance de Billy Idol qui célèbre ses 57 ans. Oui. Ça, c'était un exemple de, de type.、Euh, souvent, les punks, hein, les punks sont arrivés à la fin. Les punks anglais, je parle, là, parce、ouais. que les, les Américains n o n t pas comme ça.、Uh -huh. Les punks anglais étaient très arrogants. Ils disaient Les Beatles, les, les, les Rolling Stones, Pink Floyd,、euh, Pink Floyd Led Zeppelin, là, on met tout ça aux poubelles. C'est pas bon, ça. Nous, on représente les, le, le vrai rock, l e vrai monde. C'est、si, ça. Si. Exactement. Alors, on, on jette tout ça. Et maintenant, c'est le punk rock. Mais tous ces gens-là, ils ont vraiment mal tourné,、hein. Oui.、Et、tous, sans exception, se sont mis à, à faire de la musique extrêmement commerciale. Et b e l t Idol, c'est probablement le top,、oh, Oui, oui, c'est ça. De quelqu'un qui a fait de la musique vraiment de la merde, là, dans les années 80-90, Des、hum. trucs, là, sans, sans valeur, là. e、euh, t pourtant, c'en était un, là, qui disait,、euh, c'est nous qui représentons le peuple, là, qui faisons、euh, du vrai rock, là, ce que le rock doit être, l'essence même, et, et, et, qui a tourné d'une façon, u、euh, avec,、euh, n e aberration.、G、Generation X. Avec Gen Generation X. Faux, et, et, mais, u、euh, n e fois qu'il est parti de Generation, Generation X, il s'est en allé aux États-Unis. Euh, et c'est là qu'il a vraiment connu la gloire en faisant des, des trucs,、euh, écoute, là. Des... White Wedding et、ouais, ouais. autres. White Wedding, c'est probablement sa meilleure, là, parce que、ouais. Money, Money, là, c'est incroyablement. C'est pas intéressant. Non, non, c'est épouvantable.、Là. Ah oui. Alors, on a un exemple vraiment de, de, de, de punk anglais, là, euh, qui, qui euh, euh, est arrivé d'une façon arrogante et qui a tourné、euh, d'une façon totalement ridicule. Oui, oui, oui, quand m e n t On ne va pas en entendre de cette musique. <rire> j'espère, j'espère bien. On va entendre du punk anglais dans le prochain bloc, là, mais、euh, des bons exemples de, de Du bon punk anglais. Parce que les, les clashs, étaient la même chose.、Hein. Oui. Ils sont arrivés de façon très arrogante et ils sont devenus incroyablement commerciaux. Oui, oui, oui. Effet, mais oui. ils ont eu la bonne idée, par contre, de se séparer et de e plus jamais faire de musique. Exactement. C'est une bonne chose. En 1960, par la suite,、eh、c'est les Beatles qui jouent au k r i s k e l l e r Club d a m b o u r g pour、oh, Kaiserkeller. De... Kaiser、ouais. voilà.、Euh, donc, dernier, la dernière fois qu'ils donnaient leur concert dans ce club d a m b o u r g Oui. Par, par la suite,、normes. ils o n t ramassés au、uh, Starlight. Au Starlight, comme, ouais, comme le, le... Le, le gros club. Là,、ouais. c o a i Les grandes ligues à、ouais. l'époque. En 1965, Bob Dylan lance le simple Please Crawl Out Your Window. Que je connais pas. Moi non, non plus. C'est sûrement pas sur un album, v o me direz. C'est pas une pièce mémorable. En 1969, Simon et Garfinkel présentent leur premier spécial télévisé, Song of America. Oui. Que, que je n'ai jamais vu, malheureusement. Moi non plus. <rire> En 1972, The Wings lance Hi, Hi, Hi. La BBC bannit la pièce puisqu'elle juge les paroles indignes de la radio. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on fait des références à la, la drogue, drogue、euh, ouais, ouais. Selon, selon la BBC. Alors, on avait interdit ça,、euh, tout simplement. Ça, ça arrive souvent. Oui, oui.、Ouais, ouais. euh, la BBC、euh, aimait ça vraiment sortir et s'indigner, alors、ouais. que pff, les animateurs étaient aussi intoxiqués que <rire> les musiciens <rire> à l'époque. <rire> C'est parce qu'il faut、euh... le dire qu'ils ont une programmation familiale. a l o r s i l é t a i t très frideux, pointilleux. Tout ce qui était présenté dans la journée avant 8, 9 heures le soir était、mmh. très, très, très standard. i s、ouais. euh, John p e e l s jouait très tard.、Ouais. Oui. <rire> Uh, 1982, et pour terminer cette journée du 30 novembre, terminer le mois de novembre en fait、mm -hmm. même, oui et、euh, bien Metallica donne son dernier concert avec Ron McGovney. Oui,、ouais, ça c'était le bassiste original. Bassiste là, original. Qui était remplacé par Cliff Burton, bien sûr.、Un、très, très, très bon choix,、euh, puisque Burton était、euh, un excellent bassiste.、Ah, c'était un virtuose,、euh, ouais, ouais, Burton. Ouais. Et, et pourtant. Je ne vois pas de la base d'une façon je standard, normale. C'est un、mm. gars qui, qui avait une approche pratiquement l e guitariste sur sa oui, base. Oui, absolument. Qui rendait le tout Moi, je l'ai vu en spectacle. Et puis,、euh, mm. je peux te dire qu'il apparaissait vraiment comme le plus sympathique de la gang. Oui, oui, oui. On、euh, dit que c'était lui, là, vraiment, public, qui, qui, qui les a gardés ensemble, même au début. C'était un peu le. Ça aurait été un leader hypothétique pour ce groupe-là, je pense, dans les périodes un peu plus difficiles. là. c'était、euh, un gars qui avait une culture qui était quand même intéressante. Là, il aimait beaucoup la musique classique.、Euh, oui. il, il aimait le punk aussi, le punk rock, alors que. Généralement, quand t'étais m e t a l t'aimais pas du non, tout le punk non, rock. Non, Quand t'étais m e t a l t'aimes pas le punk rock.、Ouais. C'est un peu lui qui a, qui a aimé, qui a, qui, a, qui a avancé justement l'idée du、oh, c r a s h très rapide. Il y avait des trucs aussi comme les Nerds Skinners. D'ailleurs,、ouais, il avait、ouais. l'air de faire partie des Nerds Skinners de par Skinner son h a b i e n En <rire> effet, les cheveux lourds, le, le, le, le, le coat de, de jeans.、Ouais. C est, c est La le chemise le... en jeans aussi.、Ouais, ouais. Puis les pattes d'éléphant.、Hey, ça, ça détonnait là, en 1983-84. Les pattes d'éléphant. Je me rappelle l e s images que j'ai vues, les photos que j'ai v u de lui. Bref, un, un personnage mythique.、Ouais. Pour le voir en spectacle, comme je te dis, c'est ce, vraiment celui qui avait le meilleur contact avec le public, qui apparaissait le plus sympathique. James Edfield aussi avait l'air sympathique、euh, dans le temps.、Euh, il a é t é scrapé p par l'alcool, m a l、ouais. h e u r e u e m e n t Et、euh, Lars Rich, qui était toujours le plus arrogant. Oui, absolument. <rire> absolument. Oui. Ah, ce qui nous amène à la journée du 1er décembre, bien sûr, on débute le dernier mois de l'année avec la naissance de John Densmore, batteur des Doors en 1945, ce qui lui fait 67 ans. Oui. Et c'est aussi, je te dirais, le plus mal commode des Doors, ouais. i ils avaient poursuivi, ben, il était pas, là-dessus, je peux pas dire qu'il y avait tort, mais, c'était à l'époque des Doors, à l'époque, Jim Morrison, il était vraiment mal commode parce qu'il menaçait toujours à toutes les semaines d e u i t t e r le groupe, là, tu s a i C'est une espèce de diva. Il était, il était pas drôle.、Euh. Ah, c'est ridicule. Des fois, là, écoute, les, les, les, les, les divas, justement, c'est un micro-proc. C'est spécial. Il y en a beaucoup de ça. Ouais, ouais, <rire> En 1956, c'est la première du film Shake, Rattle and, Ro Shake, Rattle and Roll. o Une i u pièce de b e en,、euh, euh, ouais. l é h l e y entre autres. b e l é Haley l'ont reprise. Il y a plein de monde qui l'ont fait.、Euh, J'ai jamais vu ce film.、Là. Je ne le connais pas. Moi non plus, j'ai malheureusement pas mis la main là-dessus. On là peut présumer qu'il est à n o i r et blanc. Oui, en <rire> effet. Il ne se présente la culture des <rire> jeunes comme、euh, certains autres films de l'époque.、Mm. En 1957, c'est Ed Sullivan qui reçoit Buddy Holly and the Crickets, Sam Cooke ainsi que The Rays cette journée-là. Donc c'est quand même assez intéressant comme,、euh, comme, comme, fiche. Fiche, comme, comme affiche, ouais, en effet. En 1961, Brian Epstein、euh, présente chez, euh, se présente plutôt chez d e s c a afin de discuter avec le label de son nouveau groupe, un certain、euh, band nommé、euh, The Beatles. Oui. Sauf que, tu sais, d e s c a ils l'ont reçu parce que c'était un gros, gros vendeur de disques ouais, dans ouais, le nord、ouais. de l'Angleterre. Alors, par politesse, ils l'ont reçu. Ils ont aussi reçu ses poulains, encore là, par politesse, mais. Euh, il t'a pas vraiment intéressé. Ils ont. Il était、euh... trop au c o u r a n pour ça. Oui, en effet. Ils ont <rire> envoyé un télégramme à Brian Epstein disant, monsieur Epstein, les groupes de guitare, c'est terminé.、Oui. Très très, très très, très peu de flair. Oui, absolument. <rire> en 1968,、eh、c'est la dernière présence sur scène de Janis Joplin avec le Big Brother and the Holding Company. Mauvaise chose, Oui, oui, oui. Ces t g é r a n t、euh, eux aussi, c'est des, des gens de peu de flair parce qu'en faisant ça, là, ils disaient、hey, c'est toi la vedette, alors、euh, tu n'as pas besoin d'eux. Ben oui, elle avait besoin d'eux. En、pense. effet, ils ont un peu ils ont, ils ont tué Janice d o p l i n d'une certaine façon. Et Big les Brother aussi, de parce qu'ils ne s'en sont pas remis non ouais. plus. Oui,、ouais. en effet, exactement. Et nous terminerons cette journée、euh, du 1er décembre en 1976, alors que les Sex Pistols apparaissent au Today Show Britan britannique. Plutôt.、Euh, pendant l'entrevue, Glenn Matlock prononce、euh, le mot en F et qui finit avec un K. Euh, et euh, le groupe fut banni、euh, de plusieurs villes britanniques. Oui, ça a se m é une commotion incroyable.、Ah, C'est le coup publicitaire, oui, comme oui, toujours. Oui. Euh, et, euh, je pense que ça a été une des, une des motivations, ben, ça a été une des raisons bidons données à Glenn Matlock pour l'avoir écarté du groupe par la suite, là, parce、mm -hmm. qu'on voulait le remplacer avec Sid Vicious et on attendait juste la bonne, la bonne façon. Et Glenn Matlock était complètement qui d é t o n n t aussi des Sex Pistols en général parce que c'est un gars qui, qui aimait beaucoup les Beatles, qui aimait beaucoup la musique qui s'était faite dans les années 60 et 70 et qui voulait Il aimait même à bas. Oui, <rire> oui,、ouais, il aimait à bas, en effet. <rire> et lui il voulait emmener s s e x p i s t o s au niveau de, de, de, de, de, créati de créativité musicale, mais aussi au、euh, niveau de succès populaire là, inégalé.、Euh, et c'est quelque chose qui ne plaisait pas ni aux membres du groupe, qui étaient une gang de Soulon s g s qui f a i s a i t ça pour、oui. le fun, et ni à Malcolm dire, McLaren. Malcolm McLaren,、oui. qui lui、euh, voulait faire un petit peu d'argent s u s、mmh. le goût, sur le s i t e comme on dit. C'est drôle parce que les pièces qu'on retrouve sur le seul album sont toutes écrites fait, par lui. C'est ça. Et les seuls, les, les, en fait, les meilleures pièces sont toutes écrites par lui et le restant, c'est pas très bon.、Hum. Simplement. Euh, et c'est ce qui nous amène à notre dernière journée d'éphéméride, celle du 2 décembre. Et、euh, nous débutons en 1964, alors que Ringo Starr entre d'urgence à l'hôpital de Londres pour se faire retirer l'appendice. En pleine Beatlemania.、Ouais. Alors,、euh, vu qu'ils avaient une tournée européenne à ce moment-là, ils ont dû, ils ont dû le remplacer par、euh, Euh, comment s'appelait le, le, le, le, batteur qui l'a remplacé? Jimmy, j'ai o u b l i é s o n nom, là, mais. Jimmy White? Non, non. Euh, non euh, il a dû être remplacé,、euh, il, a, il a remplacé Ringo pendant、oh, une semaine ou deux, o u i oui,、ouais, c'est ça. Il disait, d'ailleurs, q u、euh, il comprenait que c'était, c'était, son temps était compté, là, que, que ça,、ouais. ça allait pas durer. <rire> fait qu'il a vraiment profité de ça.、Ouais. Ça a été le seul, dans le fond, non-Beatles à connaître ouais. cette、ouais. folie-là. e、euh, n、euh, pleine Beatlemania. Oui. Oui.、Ouais. e、euh, t、euh, Ringo s t a r r d'ailleurs, a rencontré sa femme,、euh, Jimmy、yes. Nichols, je viens de me rappeler. Jimmy Nichols, oui, oui exactement, qui a remplacé Ringo. e、euh, t Ringo, lui, a rencontré sa femme, en fait, qui, qui était une amie de longue date,、euh, son nom m'échappe, mais e、euh, s t venue s'occuper de lui, e、euh, n en fait, elle est devenue sa nurse personnelle pendant,、euh, Ah, c'est Maureen.、Semaines. Maureen, oui. Maureen, Maureen Cox. c、oui. en effet. e、euh, t、euh, ils sont, sont mariés. C'est une coiffeuse,、euh, Maureen. Oui, C'est une belle, belle femme. Oui, oui,、ouais. c'est une très, très belle femme. Et,、euh, elle est décédée en 1940 94, je crois, et Ringo, cancer, était,、ouais. Ringo était à son chevet,、euh, malgré le fait qu'ils n'étaient plus ensemble depuis les années 70. Et tu sais que Jimmy Connors, c'est lui qui a inspiré、euh, la pièce It's Getting Better. Ah oui? Ouais, parce que oui, parce qu'à、oui, la fin、oui. de chaque concert,、euh, Lennon McCartney a l l a i t voir. Ça, de, ça va mieux, ça v m y e u Puis comment tu trouves ça?、Ah, it's Getting Better. Il, il disait juste ça. It's Getting Better. <rire> ça leur est resté.、Ah, c'est vraiment particulier. Ça, ça devait être une période、euh, vraiment géniale. Franchement,、là. Euh, ce qui nous amène par la suite en 1971, alors que Led Zeppelin lance Black Dog en temps,、euh, que simple aux États-Unis.、Ah, ça, je ne savais、même. pas que Led Zeppelin avait sorti 145 ouais, tours. Quelque chose d'extrêmement s i m e Je pensais、rare. que le, le dernier 45 tours, ça avait été Emery and Song. Mais en Amérique, on se permettait plus de liberté qu'en Angleterre. Et en Angleterre, Led Zeppelin、ouais, n'aurait pas laissé passer ça. Moi, j'ai un 45 tours de Dyer's Maker chez nous. Euh, Jamaica. Oui,、euh, euh, oui.、Ouais, C'est Jamaica. Ouais, ouais. Ouais. On dit ça de même.、Ouais. J'ai toujours eu.、Ouais. Euh, c'est、euh, un sa... reggae, alors.、Euh. Oui,、ouais, en effet.、Mm. J'avoue que c'est ce que ça veut dire.、Ouais. <rire> mais J'ai 145 tours, mais ça doit être une réédition, par contre, des années 80 ou 90. 80... Peut-être.、Ouais. Ah, pas 90, mais des années 80, quand le groupe n'existait plus. Mais comme je te disais, en Amérique, on se permettait plus de liberté qu'en、ouais, euh, ouais, ouais. Angleterre. En Angleterre,、euh, Jimmy Page n'aurait pas laissé passer. Pas non, sur... non,、Il、en effet. Était... Le d i p n e l a n d était anti-45 tours. C'est un groupe de LP. Oui. Ce qui nous amène par la suite en 1972, alors que Carly, Carly Simon lance、euh, oh, sa, sa, sa pièce la plus connue, You're s o Vain. a、oh、oui, j'adore cette chanson.、Ah, elle est vraiment très très bonne. L'album au complet. Le texte, est la mélodie, tout est bon. Oui,、ouais. ouais, en effet. En 1973, les Who、euh, et certains de leurs amis sont emprisonnés pour la nuit à Montréal après avoir fait pour 6 000 de dommages, dommage, oui, dans une, une chambre d'hôtel <rire> après un concert. Oui. J'ai, connu un, un monsieur, u n professeur qui, qui, avait eu l a chance d'aller backstage、ah、après、oui? ce, ce concert-là. Euh, des Yu, qui disaient que le plus sympathique, c'était vraiment Keith Moon,、ah, et que、oui. le plus difficile、euh, d'approche, c'était vraiment Pete t o w n s h e l Ah, ça, c'est.、Euh, oui, ils, ils ont tout cassé, hein, ils se sont retrouvés à la prison, et、euh, ils ont enregistré une reprise de、euh, Riot in Cell Block 9, pièce qui est très connue ici au Québec à cause de la reprise de Pagliaro.、Mm -hmm. euh, Pagliaro, comment ça s'appelle Un meute dans la prison. Oui, oui, c'est ça, exact. <rire> exact. des meute dans la prison. En、ouais. effet, c'est une page particulière de l'histoire des Who.、Mm -hmm. En 1986, Jerry Lee Lewis est, est admis à la clinique Betty Ford oui, pour une dépendance aux antidouleurs. i、oh. est malheureux. donc、ouais. c est, c est Sa vie、euh, rocambolesque de Jerry Lee Lewis connaît également un autre rebondissement. En 1988, Paul Stanley, Gene Simmons et Willie Nelson se réunissent sur l'émission Geraldo pour discuter des aventures sexuelles en tournée. Oui. En fait, euh, Simmons euh, était là surtout pour défendre、euh, les, les groupies ouais, en ouais, disant、ouais. qu'elles sont essentielles.、Euh, ah, il y, a,、euh, il y a beaucoup de respect, ouais, lui, pour, ouais,、euh, pour les groupies.、Ouais. Euh, C'est très bien, d'ailleurs, de sa part.、Ouais. Euh, et, et, ça, ça reste quand, quand même dans le doute. Je me demande si Gene Simmons a encore la, la, les mêmes pratiques qu'il avait à l'époque. Ça ne va pas. Mais j'imagine qu'il a, a peut-être continué quand même pendant un bout malgré son concubinage avec、euh, Shannon. Oui, je suppose est, que. Il n'a pas dû r r ê t Ça fait longtemps qu'il est avec Shannon. Ça là, fait au-dessus、euh, de 20 ans. Moi, je ne pense pas, pas que dans les années 80, il ait coupé court à non, ça. Il a mis dans、hein? les années 90.、Euh, il a sa, sa collection de Polaroid, d'ailleurs. Oui.、Euh, il a pris <rire> un Polaroid de chaque、euh, groupie avec、euh, qui, avec qui、euh, il a été. Oui. Oui. Donc,、euh, il garde ça. Et et il, essaie, il disait qu'il y en avait、aussi. de toutes les sortes. Oui, ouais, ouais. <rire> en effet. Ouais, il, disait, il disait qu'il n'y en a pas juste des belles.、Là. Les r i a e s Ah, c'est un gars, mais Gene Simmons、oui. est connu. Hein, il ne boit pas, il ne fume pas, il n e prend aucune drogue. Ouais, mais il, il, met, et, il, il est a d d i u e au sexe. o u c'est ça. Et c'est ce que Ace fait ressortir d'ailleurs dans, dans sa biographie. Ace, il disait il dit, Moi, j'avais des blondes depuis、euh, le début de mon adolescence. Alors,、euh, le fait qu'il ai, qu y ait encore plus de femmes disponibles, ça n'a rien changé pour moi. Euh, alors que Gene, probablement q u i a eu une adolescence moche,、mm -hmm. et、euh, là, il a complètement sauté la coche lorsqu'il est devenu、euh, rockstar et que là, les, les groupies ont commencé à arriver. Ben, écoute,、euh, quand tu regardes les photos de Gene Simmons lorsqu'il était jeune, on peut se dire qu'il a peut-être eu une, une adolescence quand même assez calme. c e s t un petit <rire> gars. Euh, bien posé,、euh, ouais. quand même assez,、euh, comparativement, j'ai vu des photos d'Ace de e quand il était un peu plus jeune.、Ouais, c'est un gars rock'n'roll. i l était populaire. Là,、ouais. Euh, Gene Sevens avait l'air d'être tout contraire. C'est ça. Alors,、euh, il a sauté complètement à la coche.、Mm -hmm. Je suis pas sûr que ça existe encore des groupies de nos jours,、hein. Parce、euh, que le monde du rock a tellement changé、ah, c'est tranquille maintenant. C'est institutionnalisé、ouais. c'est plus. C'est plus comme c'était, c'est-à-dire, c'est plus,、euh, maintenant, on... les, les, les, maisons. La liberté les... et la folie qui existaient dans、et、les années ça, 70 et 80 n existent plus, Il y a des caméras partout, en plus,、oui. aujourd'hui, donc c'est pas m a l plus difficile, d'avoir ce, ce, ce style de vie.、Mm. Et nous terminons notre semaine d'éphéméride s du 26 novembre au 2 décembre en 2003, alors qu'Alice Cooper reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.、Euh, il est situé entre Gene Autry et Hugh Hefner. C'est quand même une belle location. Mais il était temps, Oui, oui, il était bah, ouais, temps. i e n t e n d r e en 2003 pour qu'il ait finalement son étoile. Alors, écoute, ça, il、euh, a fallu aller jusqu'à 2011、fame. avant qu'il ait son,、euh, son incronisation、ouais. dans le, le Rock'n'Roll a d Hall of Fame. D'ailleurs,、euh, Alice Cooper était p r é s e n t Au show de Conan o b r i e n il y a deux jours de ça.、Ah. Euh, avec son groupe au complet.、Mm -hmm. C'est de très bons musiciens. Est-ce qu'il y a encore la fille là, qui joue de la、oui. guitare pour ê、euh, t vraiment hot? Oui, o、oui, u Très, très, elle, très bonne. C'est une virtuose hein, très impressionnante. Très jeune, d'ailleurs. Oui. Oui,、oh, il e a est, un taux de vie de 20 ans. 21-22 ans. v r a i surprenant. Ah oui, incroyable. Eh bien, merci beaucoup, Simon, encore une fois. Je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet automne. Il y a l'album classique. En、hein? effet. Juste avant classique. Ce matin, il nous a présenté Tommy. Alors, on va voir ça en reprise mercredi, après-midi. Et、euh, il y a aussi、euh, l'examen final, hein, avec、oui. le sympathique Maxime Tanguet. Ça, c'est les lundis en direct à 13h. Exact. Merci beaucoup, Simon. Merci. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefer, e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps cette semaine. J'ai vraiment beaucoup de nouveautés à vous présenter.、Hein. Je vais vous euh, faire euh, les critiques、euh, des nouveaux opus de Doro, Order of Chaos, euh, Adrenochrome, euh, Uncle Acid and the Deadbeat,、euh, Trouble Horse.、Euh, ça, c'est tous des jeunes groupes,、euh, tout comme euh, Diagonal. Euh, euh, ça, c'est du rock progressif en Diagonal.、Euh, Je vais aussi vous présenter un nouveau disque de、euh, Rival Sun. Je vais vous en parler la semaine dernière. Je manquais de temps. C'est incroyable.、Euh, donc, je vais vous parler aussi de, du, concert、euh, que Neil Young a donné à Montréal la semaine dernière. Et dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter un quintet américain du début des années 70 du nom de Krabby Appleton. Et en plus de tout ça, je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é t e classique en concert Paris exactement 40 ans. Cette semaine soit Made in Japan. De Deep Purple. Pour le moment, on va y aller avec un petit bloc punk rock anglais avec、euh, trois des groupes phares de ce mouvement qui a connu son apothéose il y a exactement 35 ans cette année, en 1977, année qu'on a surnommée l'année de l'invasion punk. Dans un moment, on va entendre les damned et les clash, mais tout de suite, on, on écoute le groupe le plus célèbre du genre. Je parle des Sex Pistols. Holiday in the Sun, vous êtes à l'antenne de la radio campus. La station des Mélomanes Less, la diffusée du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM. Au campus. Le 30 novembre prochain, de midi à 13h15, se tiendra la première rencontre du groupe de discussion à propos de l'utilisation du iPad en enseignement supérieur. Lors de cette activité de lancement, le top 15 des applications incontournables pour l'étudiant ou pour l'enseignant sera présenté. L'activité se tiendra au 45 0 1 du pavillon Ringuet. Des prix de présence seront offerts sur place. Plus de renseignements disponibles au uqtr.ca groupe iPad. L'ensemble vocal de l'UQTR présentera le 2 décembre prochain à 14h le concert Voix et harpe de Noël avec la harpiste Valérie m i l o t Sous la direction de Claude Léveillé, les choristes se produiront à la chapelle du séminaire Saint-Joseph. Les billets sont en prévente au coût de 20 ou de 25 à la porte. Pour plus d'informations, il est possible de visiter le site web de l'ensemble vocal au uqtr.ca baroblique ensemble vocal. Le mardi 4 décembre prochain, le service d'aide à l'emploi organise la journée carrière en éducation. De 11h à 16h, plusieurs milieux scolaires seront représentés à l'UQTR, à l'atrium CEU. De l'information sur les perspectives d'emploi, sur les postes à combler, ainsi que sur la façon de postuler sera disponible sur place. Cette activité est offerte aux étudiants finissants et diplômés en enseignement, psychologie, psychoéducation, adaptation scolaire et orthophonie souhaitant faire carrière dans le milieu scolaire.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 Vous êtes à Cifou pour l'écouter. C'est Fou 89.、Ans. I've got a good. g u e s s I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, see the sun, it shines. Don't get too close, don't、so、get over your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. g u e s s I knew that I always would. I can't stop to mess around. I've got brand I c a b r a n d new r o s e in t o w n I never t h o u g h t this could happen to me. I'm Mr. Strange. Oh, I see h this. Around, rock band, you are a dimension of classic, just at six, seven. Is it's a love with rock and roll,、walls. it's a love with Kenny Stonewall, it's a love with Jenny Jones, oh h e don't like it for a job now. If we enjoy lots of words, put the bus at the firm.、Oh. He got a b a l d called t i n t h e t just w o n t r u n without fuel. Be、well. Better up, Tiago. He's in love with rock and roll walls. He's in love with getting snow walls. He's in love with Jenny Rosebow. He don't like it, f o r d your o u And me and b o i c e I don't clap it. Look f o v e r i n h i r s alphabetical. Tell my boss he's gonna really let him know exactly how he feels He's pretty fat He's in love with a rock and roll wall He's in love with Kenny Stonewall He's in love with Jenny j o n g d o n g He don't like it, but you're、no! Clash avec Jenny Jones, morceau tiré de leur premier album homonyme paru en 1977, bien sûr. Et juste avant ça, on a entendu The Damned avec New Rose. Ça, c'est la première pièce. De punk rock anglais à être sorti. C'est paru à 45 tours à l'automne 1976, mais on la retrouve aussi sur le premier album、euh, des, des Damned、euh, qui est paru、euh, au début de 1977, soit l'album Damned, Damned, Damned, donc je, dont j'ai présenté une face au complet de l'album Véné de Classique la semaine dernière à l'émission. Au début du bloc, on a entendu les Sex Pistols avec Holidays in the Sun. C'est la pièce qui ouvre leur seul et unique album, Nevermind the Bullocks, qui est sorti lui aussi en 1977. Il y a 35 ans. Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans ce moment, on va entendre le l e discipline, l'antithèse des punks ainsi que Aerosmith. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'on a ici On a, tiens,、bon. e a G-Trick, He's a Whore. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à diffuser du vrai de v rock a i r à Trois-Rivières. C'est fou!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 to come. De Zeplaine avec la version spectacle de c a s h m i r e qu'on retrouve sur l'album Celebration Day. Tout nouveau disque qui vient de p a r a î t r e mais qui a été enregistré il y a cinq ans à l'Arena O2 de Londres. Excellent point final, une carrière absolument fantastique. Et juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Lover Lot. Ça, ça nous vient de leur dernier disque qui est paru il y a quelques semaines, Music from Another Dimension. Et au début du blog, on a entendu Cheap Trick avec Hazel Horne qui nous vient de leur excellent premier disque homonyme qui est paru en 1977. Vous êtes à l'émission REC l a s s i c en compagnie d'Anne Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Et en passant REC l a s s i c un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rECclassic.net sur lequel vous r e t r o u v e z plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a l'Icanva、e、des émissions passées quand vous. Quand vous v o u l e z savoir ce qui a joué dans une émission en particulier? Il y a les tops des années passées. Il y a un accès direct à mon blog sur lequel vous retrouvez r e une centaine de critiques d'albums parus dans les douze derniers mois que je vais mettre à jour d'ailleurs.、Euh, il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter comme ça une ancienne émission n'importe quand dans la semaine ainsi qu'un lien Pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Surtout, ne vous gênez pas. Le site, encore une fois, se trouve au www.raclassique.net. Dans le prochain b l o c on va entendre les ou avec une pièce tirée de l'album Quadro Finian. On va aussi entendre Pink Floyd. Mais tout de suite, on écoute les Rolling Stones avec un nouveau morceau. One more shot. Vous êtes à l antenne de la Radio Campus, la station l e s m é l o m a n e s et s la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou!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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou quatre-vingt-neuf ans. a v leur diatribe venimeuse contre l'industrie du disque dans les années 70, Have a Cigar de l'album Wish You Were Here de 1975, chanson interprétée par le chanteur de folk Roy Harper, bon ami de Pink Floyd et de Led Zeppelin aussi, entre autres, qui est venu comme ça personnaliser ce petit bijou vitriolique de Roger Waters. C'était précédé d'EU、euh, avec、euh, The Dirty Jobs,、euh, morceau tiré de Quadro Finia, qui a é t é i n t e r p r é t é par、euh, le, le frère de Pete t o w n s h o n Simon, lors、euh, du dernier passage d'EU au Centre b e l l le 20 novembre dernier.、Euh, David g i l m o u r de Pink Floyd a déjà chanté cette、euh, pièce avec les u quand ces derniers se sont produits devant plusieurs dizaines de milliers de personnes,、euh, de spectateurs à Hyde Park à Londres en 1996.、Et、au début du b l o c on a entendu les Rolling Stones avec One More Shot, nouvelle pièce qu'on retrouve Sur、euh, leur nouvel album compilation、euh, intitulé Grrr, et qui célèbre leur、euh, 50e anniversaire de carrière. Ils ont donné euh, leur euh, premier concert、euh, depuis cinq ans la semaine dernière à l'Arena O2 de Londres et, selon les clips qui circulent sur YouTube,、euh, ils apparaissent dans une grande forme, surtout Mick Jagger, qui, e u a vraiment pas l'air d'un homme qui approche dangereusement les 70 ans et une énergie tout à fait incroyable que beaucoup de ses collègues de 30 ans n'ont pas. Euh, mais,、euh, c'est Keith Richards qui surprend le plus parce que son jeu de guitare est excellent. Beaucoup,、euh, avaient des doutes puisque、euh, le jeu de Keith s'était détérioré comme ça suite à son accident quand il s'est fracturé le crâne en tombant d'un arbre à la fin de la tournée précédente. Euh, et bien là, il a démontré une excellente forme à l'Arena O2. Les Stones ont euh, beaucoup euh, surpris le public en démarrant le concert avec、euh, la pièce I Wanna Be Your Man, qui était leur premier gros succès en carrière, une chanson que、euh, John Lennon et Paul McCartney leur avaient écrite parce qu'à leur début, les, les Ring o l l Stones n'écrivaient pas leur s chanson s eux-mêmes. Alors,、euh, John et Paul、euh, leur en avaient donné une. Il、euh, y a d'ailleurs des rumeurs comme quoi Paul McCartney pourrait venir l e chanter avec les Stones lors de leur, leur concert à Newark. Qui a lieu le 15 décembre. Ils ont joué très longtemps, les Stones, plus de deux heures et demie, ce qui est tout un exploit pour un groupe dont le batteur,、euh, il y a, a eu cancer. Il y a 71 ans, il y a eu cancer il y a quelques années. Donc, on peut conclure que le rock、euh, pourrait garder en forme. Les couleurs de tournée pour 2013 sont de plus en plus fortes pour les Stones. On va surveiller ça de près dans les prochains mois. Vous êtes à l'émission r A Classic en compagnie d'Anne l e f e v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc constitué de trois groupes qui étaient en spectacle la semaine dernière au Centre b e l l concert auquel j'ai assisté. Dans un moment, on va entendre Patti Smith, mais tout de suite, on écoute Neil Young. Young, love, and only love. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m a n s la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! シュ What's up? i c i Shredder pour la boutique Flawless. Pour un grand choix de vêtements et accessoires exclusifs, venez nous voir en magasin: d t Crux and Castles, Obey, Diamond, Pink Dolphin, I'm King, Nickel a u s b u s y Excursion et plus de 500 modèles de casquettes.Boutique Flawless située derrière le s Tim Hortons à x pas des rivières. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.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 Sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albertessier t de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Hey, Capitaine, j'ai trouvé une carte au trésor. Montre-moi dans ça, mon petit moussaillon. Qu'est-ce que c'est, ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière. Vigie! Qu'est-ce qu'il y a?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 ジ s ースダーで死んじばな。 Milton, p r t of thieves, wild cord o n my sleeve, thick, h e a r t of stone. My sins, my own, they belong to me me. People say, Beware. Just rules and regulations to me. Me I, I walk in a room, and you know, I look so proud. I'm moving this here, I smoke here. a n y t h i n g s a l l o w e d I'll g o this here party. Yeah, look at the wind Canadienne qui ouvrait la semaine dernière pour Patty Smith et Neil Young au centre b e l l On vient d'entendre le morceau Yours to Discover de l'album New Seasons de 2007. Malheureusement, je les ai manqués, je jouais trop tôt,、euh, trop de trafic sur l'autoroute、euh, 25 pour、euh, rentrer à Montréal. Donc,、euh Très bon jeune groupe dans la mouvance de Blue Radio, mais infiniment plus psyché psychédélique. J'aurais bien aimé l e s voir. J'ai lu que ça avait été bon. e e leur s prestation. s、euh, mais je suis malheureusement arrivé, pour le début de Patti Smith, qui m'a très agréablement surpris. Elle est très sympathique, captivante en concert. En seulement huit chansons, elle a su, je pense, captiver l'auditoire en reprenant,、euh, comme ça, les, les, gros titres qui ont jalonné、euh, sa carrière comme, Dancing Barefoot avec lequel elle, elle a ouvert,、euh, Because the Night,、uh, Pissing in the River et Gloria qu'elle, qu a fait à la fin et qu'on a entendu dans le bloc, euh, pièce qui ouvrait Son premier album, Horses de 1975.、Euh, il a aussi fait deux pièces de son dernier disque Banga, soit April Fool et f u j i s u n J'ai jamais été un fan de Patti Smith, mais elle m'a vraiment plu en concert et elle m'a donné、euh, le goût、euh, d'aller、euh, réécouter euh, ses vieux albums, chose que je vais assurément faire dans les prochaines semaines. Au début du bloc, on a entendu Neil Young and Crazy Horse avec la longue pièce Love and Only Love du disque Ragged Glory de 1990 et avec laquelle il a ouvert Son concert de vendredi dernier,、euh, malheureusement, il m'a beaucoup déçu cette fois-ci, Neil.、Euh, je l'ai trouvé très moyen.、Euh, autant le spectacle qu'il avait donné en septembre 2009 avait été magique. Il nous avait donné la chair de poule、euh, sur les bras. Autant je me suis ennuyé pendant son spectacle avec le Crazy Horse,、euh, avec qui il a passé la soirée à jammer, à jammer, à zigonner, feedbacker, sans jamais aboutir.、Euh, ça devient très lassant d'entendre un groupe qui jamme pendant ce qui m'est apparu comme des heures et des heures, mais en réalité, Euh, il a joué même pas deux heures,、euh, je pense,、euh, même si ça a eu l'air plus long que ça.、Euh, je pense qu'il a même pas joué dix pièces.、Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui, ont, qui a quitté. au milieu du concert, dont le journaliste du devoir.、Euh, le seul moment、euh, dans la soirée que j'ai apprécié personnellement, c'est quand Neil a fait The Needle and the Damage Done, seul à la guitare acoustique. Et aussi quand il a fait s i l e n Girl et Mr. Soul. J'étais très déçu au prix où sont les billets de concert, là, de payer、euh, plus de 100 dollars pour entendre quatre gars jammer interminablement.、Euh, c'est beaucoup trop cher, c'est inacceptable.、Euh, je pense pas que je vais retourner le voir un jour, Neil Young. C'est dommage parce que、euh, l'aménagement de la Scène était très beau. Il a repris、euh, le concert de l'époque de Ross Never Sleeps hein, en meublant comme ça le, le stage d'amplificateur d é m u s u r e m e n t gros,、euh, gros comme des maisons, avec un très bel éclairage psychédélique. Ça, c'était du plus bel effet. Au moins,、euh, c'était réussi、euh, de ce côté-là. Et les t-shirts aussi étaient très cool, mais le concert, c'était une grosse, grosse déception pour moi. Vous, ê t e s à l'émission r i c Classic en compagnie d'Alain L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe américain du début des années 70 du nom de Krabby Appleton. Pour le moment, on va y aller avec un peu de blues rock et de southern rock. Dans un moment, on va entendre ZZ Top et Leonard Skinner, mais tout de suite,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 サンリス。Vous comptez jusqu'à 3 et vous voici au cocktail spectacle de l a s o u v r t o Vous êtes c o n v i é à partir de 19h, un buffet vous sera servi: sushi, fruits et fromages, et vous pourrez vous procurer v i n et b i è r e Le spectacle suivra avec le l e p n t i s et humoriste Bruno Ledic, qui a fait plusieurs galas juste pour rire.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 c e s t assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. I'm talking better than I do, so you g o t a s h a m e the a t g t s rid of Your sweet b a b y e n l i g h t s my view. Skinner avec Good Teacher, une pièce tirée de leur nouvel album Last of a Dying Breed, qui est paru à la fin de l'été dernier. Juste avant ça, on a entendu z i t o p avec h a r t r e u s qui nuit à leur nouvel album La Futura, qui est paru au début de cet automne. Et au début du bloc, on a entendu Johnny Winter avec l pièce titre de son album Still Live and Well de 1973. Vous êtes à l'émission Classique en c o m p a g n c a d'aller le faire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Un peu plus tard dans l'émission, je vais vous présenter un paquet de nouveautés, une avalanche de nouveautés cette semaine. Je vais vous présenter, entre autres, les tout nouveaux albums de Doro et Trouble Horse. Pour le moment, on en est maintenant venu à la chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vous parle d'un quintet de la Californie qui a fait carrière au début des années 70. du nom de Krabby Appleton, groupe de pop rock boogie,、euh, dirigé par、euh, le chanteur et guitariste Michael f i n n e、euh, l l y qui faisait partie auparavant de la formation、euh, de Sunshine Pop euh, Sagittarius, euh, qui ont eu un certain succès avec leur album Present Tense de 1967, dont je vous parlerai peut-être un jour. Donc,、euh, après qu'il ait quitté euh, Sagittarius,、euh, f i n n e l l y a rencontré les membres du groupe de blues rock Stonehenge, dans un bar de danseuses de Los Angeles et、euh, les cinq hommes、euh, se sont bien entendus et ont formé Krabby Appleton qui a été repêché par l'étiquette majeure Electra.、Euh, Krabby Appleton, en passant, c'est le nom、euh, d'un méchant dans la série télé pour e n f a n t s Captain Kangaroo、euh, qui était diffusé dans les années 50, 60 et même 70. Donc, Electra leur a permis d'enregistrer un premier disque homonyme avec lequel ils ont connu un bon succès, surtout à cause du morceau Go Back qui est monté jusqu'au top 40 en juin 70. Krabby Appleton faisait une musique très accessible entre le pop, le rock et le blues et、euh, souvent teintée de folk et de country. Question de vous donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Krabby Appleton. Je vous propose d'écouter trois de leurs meilleurs morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock obscur à Trois-Rivières. C'est fou. フ f m you はい。 Rabbi Appleton, quintet américain extrêmement obscur du début des années 70. On vient d'entendre trois de leurs meilleures pièces en carrière. On vient d'entendre la pièce Lucy qui ouvre la phase 2 de leur deuxième album, Rotten to the Core. de 1971, qui représente probablement Krabby Appleton, alors plus élevé.、Euh, C'était précédé d'un autre morceau de leur deuxième album, Tomorrow's New Day. Au début du b l o c on a écouté leur plus gros succès en carrière, la pièce Go Back, qui ouvre leur premier album homonyme.、Euh, malheureusement, ça a été aussi leur seul succès,、euh, je dirais, significatif en carrière, puisque ça n'a jamais levé pour eux. pourtant, ils ont bénéficié de l'appui de leur étiquette de disque Electra, qui a sorti,、euh, leur deuxième opus dans une fort belle pochette embossée qui s'ouvrait par le haut.、Euh, ça sortait quand même de l'ordinaire et ça avait tout pour attirer, je dirais, la curiosité. Mais ça ne s'est pas concrétisé en vente et le groupe s'est séparé. Le guitariste Michael f i n n e l l y est alors déménagé en Angleterre où il a enregistré deux albums en solo avec des anciens membres des Zombies. Deux disques qui n'ont pas obtenu aucun succès et il est t o u r n é r à l'anonymat complet. Voilà qui complète cette petite présentation de Krabby Appleton. J'espère que ça vous a plu. Il s'agissait de la dernière chronique des groupes obscurs pour cette année, pour 2012. En janvier 2013, je vais vous présenter la formation irlandaise Peggy's Leg et leur album Granilla de 1973. C'est donc un rendez-vous.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 Je vous présente l'album Made in Japan de Deep Purple, p a r u il y a exactement 40 ans, en décembre 1972.、Euh, comme son titre l'indique, il a été enregistré au Japon les 15 et 16 août 72. Jusqu'à ce moment-là, les albums de rock avaient toujours été, les albums de rock en concert avaient toujours été des objets de dérision, des trucs pas tellement intéressants pour les mélomanes, les techniques d'enregistrement. qui était disponible à ce moment-là ne permettait pas de faire des prises de s o n de qualité et、euh, c'est pourquoi il n'existe pas beaucoup de bons disques en spectacle des années 60. Ça a commencé à changer avec le disque Get Your Yayas Out des Rolling Stones,、euh, Fillmore East du Allman Brothers Band et bien sûr Made in Japan de Deep Purple qui a beaucoup impressionné par sa qualité.、Euh, la prise du son, de son est Absolument fantastique. En plus de reproduire parfaitement l'énergie unique de Purple en concert, Made in Japan sonnait aussi bien qu'un disque en studio, mais avec l'énergie du live en plus, ce qui, e n a fait absolument un incontournable dès son arrivée dans les bacs. Aujourd'hui, on va écouter la f a c e 3 en entier de ce disque classique du rock. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai, de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. entendre la phase 3 au complet de leur album v i n y l e en spectacle Made in Japan. Paru, euh, il y a exactement 40 ans, en décembre 1972, on vient d'entendre la reprise、euh, explosive de Lazy,、euh, souvent le point d'orgue des concerts de Deep Purple. Et avant ça, on a entendu le morceau Strange China Woman, sur lequel、euh, Ian Gallen、euh, défiait en duel le guitariste Richie Blackmore, un duel absolument inoubliable.、Euh, non seulement la qualité de la performance musicale et la prise de son étaient exceptionnelles, Made in Japan euh, renfermait euh, en plus Euh, certains euh, des plus gros、euh, canons de Purple, comme Highway Star, Space t r u c k i n Child in Time, Smoke o n t h e w a t e r ce qui en a fait、euh, un succès monstre qui a permis aux hommes de Richie Blackmore de devenir un des groupes de rock les plus importants au monde. The Purple a inspiré des, des milliers de jeunes partout à travers le monde avec、euh, Made in Japan, qui est devenu、euh, un des premiers classiques、euh, du rock、euh, du monde du métal.、Euh, C'était,、euh, semble-t-il, l'album préféré. e The Purple, du défunt claviériste John Lord. Plus tôt cette année, les lecteurs、euh, du magazine Rolling Stone en ont fait le sixième meilleur album de rock en concert de tous les temps. C'est pas si mal pour un album qui a seulement coûté 3000 à réaliser. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Il s'agissait de la dernière phase complète d'un album Véné Classique pour 2012.、Euh, je vais revenir, e、euh, en janvier avec ce segment et à cette occasion, je vais vous présenter le premier disque,、euh, le premier disque homonyme De Aerosmith, qui lui est paru le 13 janvier 1973. C'est donc un rendez-vous. 14h13, justement, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans, on va se diriger tranquillement vers, du, vers le rock progressif. On va y aller avec du matériel un peu plus progressif puisqu'on va entendre dans le prochain b l o c Rush, on va aussi entendre le Manfred Man's Earth Band, mais tout de suite, on y va avec une pièce tirée du tout nouvel album de la formation Black Country Communion. The Circle, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. フェデリーは2つのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーフェデリーのフェデリーのフェデリー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 Venez nous rencontrer au 1275 Pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le plus gros party spaghetti au Québec. <rire> c'est un fait, là. p a r m e s a n pas. p a r m e s a n pas. Ça, c'est bon. p a r m e s a n pas. Parmais parmais en pas. En on pas. se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best-of de ces fous, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille、oh. du sexe, on sait que, chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, e tout t ça,、t'sais. Et de l'intelligence.、Ouais. <rire> Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer? Je veux dire, on peut pas dire, a i tu s quoi, il y avait 14 centimètres de profondeur. C'était énorme,、ah. mon gars. Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis des 7 heures le matin et les samedis d è s m i d i Avec le Master Pack Series des Vestos de Sifu, profitez de trois heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Vous êtes à Sifu? Pour l'écouter, Sifu 89A. そう。<音楽> Que je n'avais pas entendu depuis très, très, très longtemps. En fait, c'est la première fois que je l'ai fait tourner à Rock c l a s s i q u e depuis 15 ans.、Euh, c'est tiré de l'album Somewhere in Africa, in Africa plutôt, <rire> qui est sorti en 1983. C'était précédé du fantastique trio canadien Rush avec Headlong Flight, qui vient de l'album Clockwork Angels, qui perd au printemps dernier. Au début du bloc, on a entendu Black Country Communion avec The Circle. Qui nous vient de leur troisième disque, qui est paru、euh, il y a deux semaines, Afterglow, et qui est vraiment、euh, très bon. Vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma première nouveauté de cette semaine. Je vous parle du deuxième album de rock,、euh, du groupe de rock progressif anglais, Diagonal Jeune Septuor. De Brighton, et quand je dis jeunes, c'est vraiment le cas, i l s ont débuté alors qu'ils étaient ados. Et aujourd'hui, ils sont dans la jeune vingtaine. Ce sont des fanatiques de rock progressif des années 70. Et en les entendant, on, on songe tout de suite à King Crimson, mais aussi à Pink Floyd, Van der Graaf Generator et、euh, même à Return to Forever. Ils ont été recrutés par、euh, l'étiquette Rise Above et ils ont sorti un premier disque h o m o n y m en 2009 qui a permis au groupe de f i g u r e r parmi、euh, les nominés au Best New Band Award du、euh, prestigieux magazine anglais Classic Rock en 2009.、Euh, malgré ça, je les connaissais absolument pas avant d'écouter ce disque、euh, cette semaine.、Euh, un disque qui sort sur l'étiquette、euh, Metal Blade en copie domestique. C'est du très bon progressif,、euh, principalement instrumental, surtout, mais avec quelques lignes vocales. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Deux des meilleures pièces de ce disque intitulé The Second Mechanism de Diagonal. Diagonal, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock et du progressif à Toit-Rivière. C'est fou. 8 9 FM. C'est dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. Diagonal, un jeune groupe de rock progressif anglais,、Il、vient de sortir son deuxième album, The Second Mechanism, dont on vient d'entendre deux extraits. On vient d'entendre Capsizing, c'est le morceau qui clôture l'album. Et ça, c'était précédé de Voyage Paralysis, la pièce qui ouvre le disque. C'est pas le meilleur disque de rock progressif. Que j'ai entendu en 2012, mais ça vaut le détour. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10. 14h52. Dans un moment, je vais vous présenter ma deuxième nouveauté de cette semaine, tout de suite après cette courte pause publicitaire. Monsieur le professeur, vous devez annuler l'examen de demain. Il y a, dans une contrée lointaine, des dragons, monsieur, oui, je vous le jure, des dragons.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 Aussi en rediffusion les mercredis 16h et les samedis 15h. Yo! Yeah yeah. yeah, yeah! Les managers a FKGroup.com présentent Flashback à la p a r u e Au 1535 rue Royale, centre-ville de Trois-Rivières. Venez revivre les meilleurs moments du hip-hop. Années 80, 90 et début 2 0 0 0 4 dollars à l'entrée, gratuit avant 23h. Et que l e saute à partir de minuit. Prix à gagner grâce à de la boutique Flawless. Flashback à la p a r u e Tous les jeudis. On est là. b o ボタン、outez, an, la meilleure pizza en ville。Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos deux pour 1 sur la pizza. À 5 minutes de l'Université à pied, au 3097 boulevard des Forges, c r o i s r i v i è r e Livraison gratuite à partir de $6 $99 plus taxe. Appel au 819-694-2694. b o ボタン、an, la meilleure pizza en ville.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 c e s t e s à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou 8 9 ans. 14h55. Vous êtes à l'émission Rac Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Deuxième nouveauté de cette semaine le groupe de rock suédois Trouble Horse qui vient de sortir son deuxième album intitulé Step Inside sur l'étiquette Metal Blade. Il s'agit d'un quatuor composé d'anciens membres de Witchcraft qui viennent eux aussi de sortir un album dont j'ai parlé il y a quelques, quelques semaines et que j'avais bien aimé.、Euh, il y a même le bassiste o l i h e n r i k s o n qui fait toujours partie. Witchcraft, qui joue avec、euh, Trouble Horse, qui officie donc dans la même mouvance que, que Witchcraft, tout comme Graveyard,、euh, Horizont et、euh, Gypsy Hawk le font.、Euh, tous ces jeunes groupes qui carburent comme ça aux racines du rock et il、euh, y en a de plus en plus qui le font. Trouble Horse、euh, cite comme influence des groupes des années 70 comme Dust, pentagram et même CCR et MC5. Step Inside,、euh, c'est le meilleur album que j'ai écouté cette semaine parmi les nouveautés que je vous présente. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas bonnes, mais c'est vraiment le meilleur album que j'ai trouvé cette semaine.、Euh, question de vous donner une partie,、euh, une idée de ce qu'il a l'air,、euh, ce disque. Je vous、euh, propose d'aller tout de suite en écouter trois en morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai, de vrai, de vrai rock et du nouveau rock à t o i s Soir et e c'est fou. 8 9 FM. Trouble Horse. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur tout nouvel album. C'est leur deuxième, Step Inside. On vient d'entendre I've Been Losing qui clôture le disque. C'était précédé de Bring My Horses Home et au début on a entendu Tented Water qui ouvre le disque. Je l'ai bien aimé ce disque. D'ailleurs, je lui ai donné une cote de 8 sur 10. Vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Troisième nouveauté de cette semaine, je vous parle maintenant du deuxième album. Un autre jeune groupe, celui-là, c'est Rival Sun. Il vient de paraître et il s'intitule Head Down, un album encensé dans la presse spécialisée. Dès sa sortie, j'ai lu des critiques très enthousiastes dans certains magazines.、Euh, c'est vrai que c'est bon, mais,、euh, pas autant que je trouve que ce qu'on a écrit.、Euh, Rival s o n s pour ceux qui ne les connaissent pas,、euh, c'est un, un, un, groupe de la Californie, un Quatuor. Euh, ils sont absolument fascinés par les racines du rock et particulièrement par les années 60. Ils ont un petit côté pop sunshine.、Euh, pour vous brosser un portrait simple, on, on y situe entre Led Zeppelin et Bad Company. Je dirais plus Bad Company. En fait, là, tout nouvel album aurait pu être enregistré, à mon avis, par Bad Company dans les années 70, mais ça aurait été un très bon album de Bad Company, plus dans la mouvance. de leur premier homonyme de 73 que de, disons, Run with the Pack.、Euh, leurs influences musicales,、euh, ils vont de,、euh, de groupes forts du mouvement hard rock comme Led Zepp,、euh, Cream, au grand du Motown et même du Jazz. Ils naviguent entre le hard et la pop.、Euh, pas du tout keten, par contre, la pop、euh, légère, mais pas keten. Ils ont un petit côté Black r o s e aussi. Leur chanteur ressemble beaucoup physiquement à Jim Morrison, mais ils chantent pas du tout comme Jim.、Euh, question de vous, Donner une idée de ce que ça a l'air, ce deuxième album de Rival Sons. Je vous propose tout de suite d'aller en écouter trois morceaux. Head Down, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. For so long, I've been hungry for something else. But、well, there's a will, and there's a way. I work hard, cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. See the top of the s t a c k When there's a will, when there's a way m o n e y s gonna find my hand one day When it does, I ain't looking back A natural man. w h o w a s crawling with w o m e r None of t e m blow like mine. I said, let me in. Ooh, I know you hear me. Let me in. On vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album. C'est leur deuxième Head Down. On vient d'entendre Manifest Destiny Part 1, qui est probablement la plus éclatée du disque. C'était précédé de You Want To, qui, elle, est probablement la plus rock du disque de l'album. Au début, on a entendu Keep On Swinging, qui ouvre ce Head Down. Euh, c'est pas mauvais,、euh, mais c'est moins bon qu'on l'a écrit dans certains magazines spécialisés. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10, ce qui est quand même、euh, très bon. 15h29. Vous êtes à l'émission Rick l a s s i c k en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma quatrième nouveauté de cette semaine. Il s'agit de la réédition du deuxième album d'une jeune formation de rock de garage qui, elle aussi, est fascinée par les années 70, mais aussi par les films d'horreur. Il concocte une espèce de space rock très éclaté. Je parle du trio Uncle Acid and The Dead Beat. L'album s'intitule Blood Loss et e s t s o r t i initialement sur l'étiquette en Last Rise Above En 2011, l'étiquette Metal Blade vient tout juste de sortir en Amérique du Nord pour la première fois. Il semble que leur stoner doom, quelque peu psychédélique et spatial, suscite Beaucoup d'intérêt dans leur Angleterre natale et les exemplaires disponibles leur précédent pressage de l e u r p r é c é d e n t p r e s s a g e de Bloodlust se sont tous vendus en un temps record et ils, trouvent, ils se trouvent à très grand prix sur Internet sur des, des sites comme eBay.、Euh, question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, à ce disque. Je vous propose d'aller tout de suite. En écoutez deux des meilleurs morceaux, Blood Lust, The Uncle Acid and The Deadbeat. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes, et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai de vrai. Rock à t o i r Rivière, c'est fou. 89.1 FM. Acid and the On vient d'entendre deux morceaux tirés de leur deuxième album intitulé Bloodlust qui vient tout juste de paraître pour la première fois en Amérique du Nord. On vient d'entendre 13 Candles, qui est peut-être ma préférée sur le disque. C'était précédé de la bizarroïde I'll Cut You Down. qui ouvre,、euh, cet album, qui a reçu de très bonnes critiques par les connaisseurs、euh, des médias spécialisés.、Euh, c'est vrai que c'est intéressant, mais la voix du chanteur est vraiment pénible. Il vient gâcher le tout, à mon avis.、Euh, c'est dommage, mais je lui donne seulement une cote de 6,5.、Euh, c'est intéressant, mais le vocal、euh, massacre le disque. Ils auraient intérêt à se trouver un bon chanteur ou une chanteuse qui viendrait、euh, rehausser tout ça. 15h43, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n a i Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Tout à l'heure, je vais vous présenter les nouveaux albums de Doro et、euh, des Canadiens Hard Order of Chaos et Adrenochrome. Mais avant de prendre ce virage vers le métal, on va y aller avec un petit bloc 100% rock avec、euh, des jeunes groupes qui ont sorti aussi de nouveaux albums dernièrement. Dans un moment, on va entendre Graveyard et Witchcraft,、euh, mais tout de suite.、Euh o n é c o u t e des Américains de Gypsy Hawk Overloaded. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai Rocket o i r e d hier. C'est fou!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 Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2 pour 1 sur la pizza. À 5 minutes de l'université à pied, au 3097 boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de 6,99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. b o t a n la meilleure pizza en ville. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Tigers of Pantang Play to Win, s e s t tiré de leur dernier album, Ambush, qui est paru plus tôt cet automne. Un album qui, initialement, je n'ai pas tellement aimé, mais finalement, il s'est avéré,、euh, être ce que les Anglais appellent un grower, et là, je suis rendu que je l'aime vraiment beaucoup. Cet album, Embush, il va falloir que je révise la cote que je leur avais donnée、euh, au départ. Et juste avant ça, on a entendu euh, les, euh, les Suédois de Graveyard avec、euh, An Industry of Murder. C'est la pièce qui ouvre leur、euh, dernier album, Light s o u t qui est paru il y a quelques semaines. On a aussi entendu Witchcraft. Avec Flag of Fate, qui vient aussi de leur nouvel album, Legend. Et au début du b l o c on a entendu Gypsy Hawk avec Overloaded. C'est la pièce qui ouvre leur dernier disque qui est paru à la fin de cet été, Revelry and Resilience. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u e accompagnée d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma cinquième nouveauté de cette semaine. Je vous parle du tout nouvel album, d u n authentique, un authentique monument du métal européen. Je vous parle du disque Raise Your Fist de Doro.、Euh, Doro qui inspire infiniment de respect dans le monde du métal puisqu'elle a été, e、euh, n effet, une des premières femmes à embrasser, je dirais, entièrement le métal et à y être restée absolument fidèle toute sa vie sans jamais déroger ou y faire entorse.、Euh, Doro a toujours、euh, trimé dur et a réussi à s'imposer dans un monde qui, surtout à ses débuts, était extrêmement macho Et la chasse gardée à peu près exclusive des hommes.、Euh, D'abord, elle l'a fait avec son excellent groupe Warlock, puis en solo depuis la fin des années 80. Depuis 1989, elle a sorti pas moins de 13 albums studio et quelques disques en spectacle, c'est quand même beaucoup. En plus d'avoir une voix exceptionnelle et très métal, il s'agit d'une très, très belle femme avec une image extrêmement rock et elle a une présence sur scène très forte. Elle a ouvert la voix pour les Angela g o s s o et Crucified Barbara de ce m o n d e Monde. On pourrait dire、euh, de Doro que c'est le real deal, absolument pas fauné et、euh, totalement vrai. Personne ne doute de son authenticité et c'est ce qui la rend, à mon avis, attachante et aussi、euh, respectée dans le monde du métal. Toutefois, on ne peut pas dire que sa musique est exceptionnelle.、Euh, les critiques que j'ai lues de son nouvel opus sont excellentes. Plusieurs en ont fait leur album préféré du moment. Question de vous en donner une idée, je vous propose d'aller écouter deux morceaux de ce disque Raise Your Fist de Doro. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM! Mention rock classique jusqu'à 17 heures. Deux morceaux de son tout nouvel album Raise Your Fist qui vient de sortir. On vient d'écouter Rock Till Death qui semble,、euh, qui semble bien être le m o t o que Doro s'est donné d e s sa découverte du rock. C'est aussi la pièce que j'ai préférée sur le disque. C'était précédé de Take No Prisoner qui est une autre parmi les plus métal de cet album. Les critiques que j'ai lues. de ce nouvel opus de Doro、Ils、sont excellentes et plusieurs en ont fait leur album préféré du moment, mais ça reste tout de même du heavy metal tout à fait conventionnel. C'est bon, mais je dois dire que j'ai pas été transcendé.、Euh, il y a quatre ballades là-dessus et c'est vraiment trop, à mon avis, pour un album de m e t a l Mais ça, c'est le gros défaut de Doro,、euh, sa propension à faire、euh, des ballades. Peut-être que ça plaît à une partie de son public, mais personnellement, moi, ça m'éteint.、Euh, il y a des bonnes choses sur ce disque, mais je lui donnerai pas plus que sept sur dix.、Euh, c'est pas son meilleur en carrière, et je suis pas sûr que je vais l'écouter encore dans deux mois. 16h12, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Tout à l'heure, je vais vous présenter une autre nouveauté, celle d'une digne descendante, je dirais, de Doro, la chanteuse canadienne Amanda t e Wench Kierman du groupe Order of Chaos. Mais pour le moment, je vous parle d'une autre nouveauté d'un autre groupe canadien, celui-là du nom de Adrenochrome, qui fait dans le métal thrash. Il s'agit d'un quatuor originaire de Aurelia. En Ontario, formé en 2010, ils citent comme influence des formations de thrash classiques comme Testament, Exodus, Overkill et Whiplash, ainsi que des groupes comme Mastodon, High on Fire et Children of Bodom. Ils viennent de sortir leur premier maxi intitulé h i d d u s e Appetite,、euh, qui ne va pas révolutionner、euh, rien, mais que j'ai trouvé sympathique. Question de vous en donner une idée, je vous propose d'aller tout de suite en écouter un extrait. La pièce Titans Fall, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Minorans. La seule à d i f f u s e r du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! 89 FM! フェデリーは2つのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリーのフェデリー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 モッショー tiré de leur dernier album qui est paru au printemps dernier、「ファントム・アンティクリス Et ça, c'était précédé d e Testament avec、euh, Throne of Thorn, s、euh, qui nous vient de leur excellent dernier disque Dark Roots of Earth, qui est paru à la fin de l'été. On a aussi entendu le Texas Hippie Coalition avec Turn It Up, leur album Peacemaker, qui est paru plus tôt cet automne. Et au début du b l o c on a entendu la formation canadienne Drinachrome avec Titans Fall, la pièce qui ouvre leur tout nouveau disque Edus Appetites. Ça vient tout juste de paraître. 16h34, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre un peu de metal folk avec、euh, les formations européennes Arcona et Elvite. Mais d'abord,、euh, j'en ai parlé tout à l'heure. On va écouter le groupe、euh, canadien Order of Chaos qui met en vedette une digne descendante, je dirais, de Doro et la chanteuse Amanda t e Wench Kierman qui vient de sortir un simple intitulé Sex Witch Order of Chaos. J'en ai parlé en bien précédemment à l'émission.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 you Collectif Suisse, Elvite, avec Your Gaulish War. C'est une pièce tirée de leur premier album Spirit de 2006, qui n'est plus disponible depuis plusieurs années. Mais là, on vient de le ressortir sous le titre、euh, The Early Years, avec aussi le premier Maxi, qui lui aussi n'est pas disponible depuis plusieurs années. Donc, e、euh, s t assez intéressant pour les amateurs de métal folk. Et、euh, je vous rappelle que Elvite sera en spectacle le samedi 15 décembre au Club Soda, avec、euh, Winter Sun en première partie et Vague. etc. une présentation de BCI, donc c'est le dernier. Gros spectacle métal,、euh, de l'année, ici, au Québec,、euh, le 15 décembre. Juste avant Elvite, on a entendu Arcona avec、euh, Vion Pravdi, e、euh, c'est tiré de leur deuxième album, Lepta de 2004,、euh, l e Vion Pravdi, qu'on pourrait traduire par,、euh, le combattant de la vérité. Et,、euh, au début du b l o c on a entendu les Canadiens The Order of Chaos avec Sex Witch,、euh, c'est,、euh, la pièce titre de leur,、euh, bon, c'est tout simplement un simple qui vient de, qui viennent de faire paraître. Parmi les concerts à Venir au Québec qui pourrait vous intéresser, outre Elvaïti.、Euh, euh, il n'y en a pas beaucoup là, qui restent pour 2012.、Euh, demain soir,、euh, samedi 8 décembre,、eh、c'est le party de fête à Simon avec、euh, les formations Power Cup, Return Nation, Géron、euh, Tophile et、euh, Fernand Cognac. Ça se passe à l'Acrobar, ici même à Trois-Rivières,、euh, l'Acrobar qui est situé au 562 de l a r u e Saint-Georges. Le coût est de 7 et 77 et ses d 1 t ans et plus, bien sûr, parce qu'il s'agit d'un bar,、euh, samedi 15 décembre, party de Noël de Trois-Rivières Métal avec En vedette c r y p t o p s y Ça, ça va se passer au bar, le stage de la rue Fusée dans le secteur Cap de la Madeleine. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. 16h51, l'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fitzbé, l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique, justement la mienne, les vendredis à 10h et l'examen final avec Maxime t a n g u i les lundis en direct à 13h. Dans un moment, ça va être la reprise des palmarès c e s Fou avec Mathieu Plante et Alexandra Carignan. Par la suite, ça va être Skyponka avec Camarade B pour les amateurs de punk rock et toujours pour les amateurs de punk rock. Il y a les bonnets rouges avec le fier breton Adrien Letou t qui suit Skypunk a à 22 h e t finalement à 23 h jusqu'à 2 h du matin. Ce sera la rediffusion de réanimation avec mes amis, le Dr. Pendragon et Sinistros. e pour le plus grand bonheur des amateurs de métal. La semaine prochaine, à Raclassic, je vais vous présenter la première partie de ma rétrospective 2012. Je vais vous présenter le meilleur de ce qui est sorti entre les mois de janvier et avril. Et je vais vous parler aussi des concerts les plus mémorables. Je vais vous parler, entre autres, de Van Halen, Hellsong, Foxy Shazam, Elviti, Paul McCartney, Ian Anderson, The Mars v o l t a r Rage, Angel Witch, Epica, Astra, Ram, Ghost, Blood Ceremony, Behemoth, Devil's Blood, Opath, COC, Orange Goblin,、euh, Overkill, Accept, Anatema h et plusieurs autres, tout un programme qui promet.、Euh, évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce tout à fait appropriée à notre thématique d'aujourd'hui. Avalanche. Avalanche de Metallica. Metallica. Qu'est-ce que je raconte là? Epica. Tiré e de leur dernier album, Requiem for the Indifferent, qui est paru en mars dernier. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11 heures pour une autre émission classique. Salut!